Et bonsoir à tout le monde, bienvenue dans la boîte à gants, je crois que c'est la 17 e émission déjà de ce format et aujourd'hui on s'est posé avec les copains, on a décidé de parler de nos petites recommandations qu'on a eues ces derniers mois, des choses qu'on a vues, des choses dont on a envie de parler et pour ça je suis d'un côté avec Bichante. salut Bichante. Salut Mathilde, salut Seb, est-ce que ça va ah merde j'ai spoilé qu'il y avait ah, ça avec nous spoilé, Seb, <rire> non euh, Voilà Bichente, comment tu vas Eh ben ça va bien, et toi et vous Eh coup... moi ça va bien, et toi Seb Eh ben, moi ça va super, salut Bichente, <rire> eh <ben>, ça... <rire> salut Mathilde euh, Voilà, donc on est les trois, on a décidé de discuter un petit peu, de, de vous recommander des choses qu'on aime bien Ça peut être des séries, des films, des CD, des trucs comme ça euh, Voilà, avec quelques chansons par-ci par-là connaissez euh... Record <rire> <rire> battu! Euh, je crois que même pas. Le record, c'est quoi? 33 secondes, je crois. Ouais, je, je crois, crois que c'était ça, 33 secondes. Je crois que c'était 33 secondes la fois. Non, non, non, déjà 50 secondes. Bichenté, là, puis. <rire> euh... Non, il faut que tout soit plus rapide, ouais, Tu le sais pourtant. Ouais. Euh, voilà, donc aujourd'hui, ça va être une petite, euh, une petite session de recommandation tranquillement entre nous, en rigolant. Voilà, c'est parti pour la boîte à gants. Donc on est dans la boîte à gants, bienvenue à tout le monde aujourd'hui, on essaie de discuter de culture un peu, avec les copains Bichente et Seb, Seb qui est en train de, de, de s'étouffer tout seul. Euh, voilà on a je crois 3-4 quatre, quatre trucs à recommander chacun, avec deux chansons chacun. Et on va commencer par toi, Michantais, si tu veux bien, qu'est-ce oui. que, de quoi est-ce que tu voulais nous parler aujourd'hui? Whitney Houston. <rire> <rire> <rire> <rire> non, ça, j'ai chanté juste, juste avant. Ouais, euh, non, je, et je l'ai pas enregistré, ouais, je suis bien, vous serais bien fait écouter. Ouais, j'ai cru qu'il allait, allait te la <rire> chanter. au ah ouais. tout début, quand t'as lancé l'enregistrement, <rire> il était là comme ça, chaud. Ouais, ouais voilà. j'ai hésité, mais non. Je suis pas un lourd. Qu'est-ce qui t'a empêché le frac quand on ouvre cette émission? Je suis pas un gros lourd. Je suis pas quelqu'un qui va saccager comme ça une émission radio euh, <rire> pour mon pur plaisir euh, de faire chier le monde. C'est pas du tout mon style. Euh... Non, sinon, sérieusement. Sérieusement, euh... donc... Moi, je voulais vous parler d'un film que j'ai vu il y a deux jours. C'était euh, c'était quand C'était vendredi soir. Ouais. Donc, il y a deux jours pour 22, nous. Deux, trois jours, ouais. ouais. Euh, qui a été palme d'or au Festival de Cannes l'année dernière. Mm -hmm. 2022, donc. Et qui s'appelle Sans filtre mm -hmm. Et qui est un film suédois. Et qui est tout simplement génial. Qui est très, très, très, très drôle. Et qui, euh, et qui en fait, reflète bien la société, la différence qui y a entre... Euh, entre les riches et les, les pauvres et, et, enfin les pauvres en fait c'est plus comment les riches euh, vivent et comment euh, ils appréhendent euh, comment ils appréhendent leur, euh, leur rapport à l'autre notamment ouais. les gens qui sont euh, qui sont moins fortunés et dont y a, ça se passe quand même beaucoup là sur un bateau dont mmh. les, les employés des, de ces bateaux de luxe euh, et il y a des scènes qui sont tout simplement géniales je pense notamment à une scène entre le capitaine qui est euh, un communiste ouais. et un riche. Euh, un riche, déjà. Un riche euh, russe. qui euh, qui est riche et russe quoi. Ouais, qui qui a fait fortune dans le terreau et, et les deux ont une discussion toute bourrée parce que le parce que le capitaine du, du bateau a décidé de faire le le repas du le dîner du capitaine le jour où il y avait la tempête donc c'est n'importe quoi dans le bateau et les deux ils se prennent une cuite tous les deux et puis euh, ils, ils ont plein de répliques sur le sur le communisme, sur le capitalisme, sur plein de choses et c'est au final c'est un dialogue entre deux classes sociales et puis c'est vachement bien en étant ça que le capitaine dit oui mais moi je suis pas assez socialiste parce que voilà je suis au service et donc du coup euh, à travers ça ils, ils, ils amènent quand même un sujet de société qui est euh, la, la différence de richesse entre les gens et puis comment on appréhende aussi les rapports à l'autre comment on peut on peut essayer en étant riche quand même de, de combattre les euh, les injustices sociales je pense. Il me semble que le capitaine c'est euh, Woody Harrelson oui, exactement. qui joue et j'avoue ah, que là, en fait j'avais déjà envie de voir le film depuis, depuis un moment moins puis à chaque fois ces trucs du ah putain j'aimerais bien le voir et puis... Puis deux jours après, tu as oublié déjà. Et j'avoue que là, voir vous dire qu'elles sont bourrées par les communisme. Ouais, ben, ça ça ça être communisme, ça me sent très, très, envie de voir. Alors, il y a des répliques, alors je ne vais pas vous spoiler, mais il y a des répliques qui sont... Euh, alors, on va du... éviter de spoiler, quand même. Ouais, mais il y a des répliques qui sont excellentes dans le film, notamment du, du capital. Alors, et où est-ce qu'on peut voir ça Alors, moi, je l'ai vu sur Canal+, ouais. en replay. Euh, après, je sais donc, pas. Je pas J'avoue euh... que j'ai pas regardé. J'ai regardé moi sur Canal+. Ouais. Donc, je sais qu'il est un replay sur Canal+. Euh, ça C'est sûr. J'ai pas sens. regardé sur Amazon ni sur Netflix ni sur. Enfin, je vous annonce, je n'ai plus Netflix. Non. non C'est ouais. dingue ça. Mais quelle révolution. Ma non. sœur te si tu la connais, bah, elle, a coupé <rire> les... elle a coupé les, <rire> coupé les pans. Ouais. Donc, voilà. J'espère qu'elle coûtera pas cette émission, Mais je le fous trop c'est. La grande, bon, tu sais que elle coûtera pas. <rire> <rire> oui bon, je me doute que c'était la grande oui. <rire> oui. Bon après elle peut rien là pour vrai, c'est pas elle. Hein. De quoi Non non c'est elle, elle n'a elle plus, elle a la plus fixe. Ah Oui voilà. Bon, c'était un du, partage de compte. Moi je lui paye Amazon Prime quand même euh, en échange. Donc du coup je continue à payer Amazon Prime, je me fais bien baiser. Ah, mais elle a arrêté non. son abonnement à Netflix J'attends. Je, je, je ouais, ouais, elle ah, son abonnement. Parce que. Tu ouais, vois, ouais, le, le, le, le communiste ici qui nous ah, parle de comme ça, qui est abonné à Amazon Prime, le truc le moins bah, communiste a... de tous les temps. Mais il y a la Ligue 1. <rire> ouais, mais nous. Est... <rire> mais après, nous, on est des vrais communistes dans la famille parce qu'on s'échange les codes, tu vois. Mm. Ah, Est-ce que ça, c'est pas du communisme ouais, C'est pas ça le, le début de... du communisme Non, parce qu'ils le savent, ils s'en foutent. Mais justement, c'est fini avec Netflix. Ouais, je sais. C'était radical, J'ai lu le truc de Netflix de comment ça allait marcher, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris à leur système pour éviter que ben, de se partager. Parce que du coup, dans la même famille, dans la même maison, tu peux sur ouais. des PC différents. Mais quand tu sais que ce PC-là par la Wi-Fi, j'ai rien compris à leur système. Euh, à en même. fait, grosso modo, de ce que j'ai pu comprendre. Euh, vous nous corrigerez si jamais je me trompe. Oui, euh, ils vont nous appeler, euh, pas. Voilà, c'est ça. Et euh, c'est déjà, as obligé d'enregistrer ton adresse postale. Mais ça passe ah aussi ouais. par l'adresse IP de ta box. C'est okay. ça qui définit le truc. Et en fait, quand t'es connecté, euh, bah, es, tu peux avoir 40 PC. Oui, donc c'est sur la même Wi-Fi, quoi. Enfin, voilà, c'est voilà, ça. C'est la même adresse IP euh, euh, Internet, quoi, voilà. Et euh, c'est là qu'ils reconnaissent. que Donc, par exemple, tu me bah, toi, t'as les codes Netflix, tu me les prêtes chez moi. J'ai pas du tout l'adresse même adresse IP. Ils vont, mm -hmm. me, ils vont me dire, euh, ben non, on va te faire voir, quoi. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Moi, on m'avait prêté des codes et... Euh, Ils ont disparu en deux deux. Ah, du coup c'est bon c'est déjà appliqué, ah ouais mais alors direct ah ouais ouais c'est ça oui mais alors pour pour information pour mon non pour mon avis mais comme mon avis c'est soit une information en fait Tout c'est oui, vrai que, oui, c'est vrai c'est pas avis c'est une décision ouais. vu qu'il n'y a que de la vérité qui sort de ma bouche est Dieu est là et ben je trouve que depuis que j'ai plus Netflix du coup je m'intéresse plus au programme d'Amazon Ouais. Et ben je trouve que le, pro, le Amazon est plus riche en programmes que Netflix. Et malheureusement, euh, je vais pas dire plus riche, mais il y a différent. Plus, ouais, déjà c'est différent et ouais. c'est vrai que je, souvent je trouve des trucs plus intéressants sur Amazon. Ouais. Mais franchement, du coup, en fait, il y a, il y, y, y, y a, une putain de, de, de programmes sur Amazon. Il y a plein de choses différentes. Netflix, c'est toujours la même chose. C'est très ado Netflix. Ouais, en fait. c'est ouais. très centré sur, ce sur, ça, les, ça. Sur, les, sur les ados. Mais et moi, j'ai, j'ai, j'ai donc les enfants de la maison. Mmh. qui appelle ma ma ma sœur du coup la traître <rire> <rire> elle, elle vient pas la traître j'espère nous Amazon dit la dernière fois ah, d'accord ouais. mais alors moi qui suis euh, qui, qui a un compte Amazon depuis deux ou trois ans maintenant quand m'a prêté les codes Netflix j'ai euh, du coup je suis allé voir j'ai dit tiens on va voir et euh, c'est vrai que bah, ils t'habituent Netflix surtout qu'ils ont euh, à Amazon pardon Amazon a fait pas mal d'efforts pour essayer justement de s'aligner ouais. parce qu'il y a Disney qui est arrivé aussi en même temps. Ouais. Enfin voilà, tu sais pour être concurrent quoi. Et euh, bah du coup Netflix j'ai trouvé ça euh, ouais, ouais, euh, moyen quoi. moyen Alors il est très, moyen, Alors, il y a est les très filles... centré sur les. Le seul truc qu'ils ont euh, c'est que chacun a des exclusivités donc il y a une série tu vas la trouver que chez l'un, ouais, euh, ouais. euh, un film que chez l'autre et tout ça. Mais après en termes de ouais de contenu ou quoi je. Bah, moi, après, parlé quand il y a des trucs bien sur Netflix c'est vraiment très très bien quand tu regardes The Crown. The Crown, oui, c'est oui, oui. une série, mais c'est oui. filmé comme au cinéma. L'image est complètement folle, la réalisation est complètement folle. Les acteurs sont sont mortels. Euh, en fait, moi, bon, c'était tellement tellement bien que j'ai dû m'arrêter, parce que c'était euh, c'était trop trop puissant pour que pour tout bouffer à la suite, quoi. Oui. Alors que Netflix, c'est quand même un truc qui t'encourage à binge watcher. Oui. On dit en sortant dix épisodes d'un coup. Oui. Euh, mais en fait, là, c'est tellement du euh, The Crown, du gros cinéma, que en fait, c'est presque euh, indigeste sur la longueur, quoi. Et à côté de ça, il y a aussi il y a Dark. Qui est, qui est vraiment trop bien, euh, j'ai fini Alice in Borderland, euh, saison 2, hier mmh. ou avant-hier, qui est vraiment pas mal aussi, mmh. que je vous conseille, euh, mais voilà, il y a quelques trucs qui sont bien sur Netflix, mais qui pour le coup sont vraiment, il y a quelques trucs qui sont mais, très très très bien. Quoi. Mais quand tu as fait le tour après, euh, tu as Stranger Things, j'ai beaucoup aimé aussi par exemple, ouais. mais par exemple tu le bouffes, bon encore la dernière saison, elle était assez longue, mais... tu le bouffes assez vite et puis derrière mmh. ben tu tapes du riverdale ou quand tu veux ouais. quelque chose tu sais ça te propose mmh. du riverdale du ouais, ouais. truc de merde quoi c'est à dire que j'ai souvent commencé les trucs avec un pitch à l et en fait ouais. c'est très adolescent quoi ah ouais, bah, en fait à chaque fois ton... le pitch de départ est euh, parasité par les amours adolescents non ça. Alors, je... Ben alors je vous rassure j'ai découvert la même chose sur amazon il y a pas longtemps là je suis retombé je suis tombé un peu en, cou... en rat de série ou quoi mmh. euh, voilà mmh. et euh, je suis tombé sur des trucs genre euh, tu sais vampire diary le truc comme ça là l'aster la vampire Ira ouais. le pitch est alléchant, mais alors tu, quand tu auras la série, bon j'ai tenu parce que je suis jusque boutiste, c'est génial <rire> voilà, mais euh, ouais ça fait, il y a ce côté très ado, mm. très niannia euh, et il y en a aussi sur Amazon, je vous oui, rassure. Ouais. Après il y a du remplissage, il faut bien, oui. euh, enfin juste pour avoir de la pub, ils sont prêts à mettre euh, des millions en trucs pour dire bah écoutez on a 300 films et 150 euh, séries, mm. parfois oui. c'est juste du remplissage pour juste pour euh, pour grossir le chiffre Après oui. moi je pense que c'est nous qui commençons au moment un peu trop aussi. -être Parce que oui. par exemple, je trouve que Canal+ est très juste sur ses sur ces séries et sur ses films. Ils en ont moins, mais on, alors. Tu peux, tout ne me plaît pas à moi mais tout est de qualité en tout cas tout est à une certaine qualité quand même chez, chez Canal Plus ouais, ils ont été sur la qualité et plus il ouais, y a beaucoup quoi. moins de quantité mais par contre tu sais que chez Canal Plus y il a, y, a, y a quelque chose qui est qualitatif derrière, alors mmh. derrière tu vas chercher ce que tu aimes un peu plus ou un peu moins mais alors il y a une série dont j'ai pas parlé aujourd'hui mais euh, Snowfall que j'ai regardé de 0 de, de, de, de, de A à Z mmh. elle fait pas beaucoup de bruit mais elle est Incroyable sur Netflix voilà enfin il y a euh, sur, sur euh, le canal, sur, euh, le canal. Elle est incroyable, mais voilà Canal, je pense qu'ils ont un peu plus de, de qualité. Euh... Après, c'est pas pareil que Canal, ils ont. Euh, c'est une chaîne de télé, donc ils sont obligés de faire du 24/4. /24. Donc, je pense que les modes de production sont très différents entre Netflix ou ouais. c'est que du streaming à la demande et un canal qui doit faire du 24/4 /24, ouais. euh, toute la semaine, quoi. Oui. Donc, ça, je sais pas, je, je sais pas si c'est vraiment très comparable les deux. Après, je crois que le Netflix, ils ont euh, le Canal Plus, ils ont des, des contrats avec d'autres. Je crois que tout le truc ou CS ou euh, ouais. HBO sont sur Canal, je crois. ouais hein. Euh, il y a aussi euh... sur Amazon ah ouais, ouais, mais, ouais, mais tu, peux tu dois t'abonner via euh, Warner ouais, maintenant ouais ouais tu as un petit supplément mais tu peux l'avoir. donc ouais, euh... mais, mais, mais, ouais, mais Amazon tu payes un supplément pour la ligue tu si tu payes un supplément pour Warner moi ça je, je, je, je reviens euh... ah ben oui mais au, au final c'est ce que j'ai vu une vidéo sur ça euh, il y a quelques mois euh, j'ai oublié le nom de la chaîne YouTube bref euh, dans laquelle il représentait toutes les euh, toutes les chaînes de streaming toutes les offres de streaming comme des pays euh, ouais. qui se faisaient la guerre entre eux mmh. et ils finissaient par dire très justement qu'au final c'est les pirates qui gagnent parce que sur les pirates t'as tout ouais. t'as ouais. déjà absolument oui. tout, tout ce que tu veux et en plus sur notre vidéo que j'avais vu c'est que il euh, y a un truc extrêmement intéressant c'est que euh, pour que Netflix etc ça marche ou Amazon etc avec le nombre de personnes qui y a dessus, ils sont obligés de baisser les qualités euh, des, euh, de leurs ouais. vidéos, pas forcément en, en pixels, mais en qualité de fond. Euh, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des espèces d'artefacts de, notés dans les noirs, ouais, des ouais. espèces de trucs qui, qui bavent et tout. Ouais. Alors que euh, sur le streaming, c'est de se la vidéo, euh, c'est prise. Il y, y a pas la qualité ne varie pas, pendant que tu la regardes. Ouais. Donc eux, ils vont te mettre la meilleure qualité possible, qui et Après, tu la mettre en vidéo comme ça. Si ça marche pas, ça marche pas. Point. Et, euh, et du coup, même sur ça, finalement, les pirates gagnent. Donc les, les sites euh, streaming pirates, donc t'as à la fois la qualité à la fois la quantité Et la gratuité Et la gratuité surtout mmh. Et donc euh, Voilà parce qu'en fait Pour regarder tout ça Tu dois voir Netflix avoir Amazon Tu dois avoir euh, Disney euh, Maintenant il y a d'autres trucs euh, Salto qui est mort je crois Salto c'est mort hein, Ouais On pas. se foutait la gueule de Salto Mais c'était ouais. pas trop mal Ce qu'il y avait dessus Et ils ont tenu quand même Sans déconner Par il y eu, rapport Sherlock, au mastodonte Sherlock, ouais, ouais ouais Il y avait Sherlock et Il y avait des bons trucs dessus On ouais, ouais. foutait la gueule au début Mais en même temps voilà. euh, Mais au final voilà, C'est les pirates euh, Les pirates qui vont gagner Et, et quand tu parlais de la qualité Justement Ça fait deux mois Là que ça dure Et je pensais que c'était La connexion internet de De, de chez moi mais mon proprio m'a confirmé que non parce qu'il a pris une des plus belles offres de d'Orange tu sais, ils ont mmh. ils ont trois niveaux de, de débit avec la fibre ouais, après ça c'est et euh, et en fait non c'est enfin ça, ça dure quoi malgré reboot de de comment s'appelle de de, ça de, euh, de box bah, et tout ça ça dure il y a des moments j'ai la la série qui pixelise parce que tu vois qu'il y a un défaut de débit quoi c'est euh, ouais. c'est impressionnant et euh, bon je sais pas, pas si ça vient de ce que tu dis mais euh, moi ça commence à me gonfler ouais. Ouais. ou même carrément euh, j'ai la, la série qui euh, s'arrête ça charge ouais. et ça repart t'es là ouais, ben non mais en fait, ici pareil euh, à la maison là on oui. a des trucs ça, ça, enfin, chiant. bref et... Oui, et puis on parle de streaming et moi qui adore le sport pour le sport aussi des abonnements mmh. on en parle pas mais ah, putain c'est cher hein. et là pareil en, ouais. plus, en plus pour le sport c'est si euh, parce que là tu disais qu'il fallait prendre un truc pour la ligue 1 oui C'est-à-dire qu'en fait, t'as même pas tout le foot. Quoi. Donc t'as Ligue t'as tout le ligue Mais c'est juste pour matchs de l'OM. Mais... Et t'as même pas un truc de sport en général. quoi non, non. Donc imagine que c'est encore, un, voilà. encore une autre chaîne. Hein. Voilà, encore une fois, j'imagine qu'il y a ces deux de streaming euh, qui font pour le coup du direct comme ça euh, qui marche très bien. Moi bon, je suis pas très sport, alors je sais pas trop comment ça marche, mais euh, je, ça doit exister. quoi Et là, depuis l'an dernier, sur Amazon Prime, tu as Roland Garros. Ah ouais. Et alors j'étais la merde. Un match de Roland Garros, le match du soir, le plus gros match de la journée sur Amazon Prime. Ils y sont tous. Ah, ils sont tous, mais alors ils sont tous aussi sur France Télévisions. Oui. Mais à part le plus gros match qui est que sur Amazon. Ouais, voilà, c'est ça. ça, ça. Ah, euh, ah ouais, France Télévisions, on ouais. a même plus. Euh... Non ah pas ouais. tout. Il y a le gros match de la journée, ils ont plus France Télévisions. Ah ouais, ils sont. Ah, ils sont et donc du coup, les mecs, ils jouent à 21h. Mais la dernière fois, ça fait polémique parce qu'ils ont fini à 4h du mat. C'est public oui, pour euh, que ça soit Amazon Prime qui est. Je sais pas, Gaël Monfils ou je sais pas quoi. Ouais, je sais pas. C'est pas trop ça. Il me semble qu'il a gagné, qu'après il a abandonné, j'ai rien compris. Non, non, il a gagné le premier tour, ça a été la folie. Euh, match de 5h15 ou plus de 25 Il a, il a abandonné ça. avant de jouer le deuxième match. Et euh, deuxième tour, ouais, je crois qu'il a bah, fait forfait parce ouais. que blessé, blessure, un truc comme ça. Il avait ouais. pas bien dormi quoi. Ouais, bon. bah, ouais, il a trop joué. 5h du mat hein. voilà. Voilà. Euh, donc sans filtre Oui. Euh, en fait, c'est en anglais je crois c'est Triangle of, Triangle of Sadness mm. euh, par Ruben Ostlund oui. euh, suédois je crois oui. je crois que je suis sur wikipédia je crois que le film est franco-germano-suédo quelque ouais, chose ouais et, et c'est la Palme d'Or 2022 sachant oui. que le même mec avait eu la Palme d'Or pour The Square en 2017 ah oui Je crois, bien. je crois que c'est le seul peut-être pas la seule personne mais euh, une des rares en tout cas à avoir deux palmes d'or surtout en seulement 5 ans mmh, ouais. et c'est vrai que celui-là a l'air euh, a l'air particulièrement Il est cool bien. Ouais. et alors pourtant l'affiche me disait pas du tout ouais l'affiche est chelou hein. ouais affiche chelou mais ça fait en fait une fille en bikini sur une plage et derrière un bateau qui coule c'est ça ah ouais c'est ça et en fait du coup voilà ouais, la fille c'est une influenceuse tout ça c'est vrai que l'affiche est très cheap mais ouais. j'imagine que ça colle aussi avec le film ouais ouais c'est ça Mais quand tu le non, sais non. pas. Euh, voilà. ouais, le, les... le film est très bien, vraiment très très bon film avec euh, beaucoup d'humour dedans et et puis on se retrouve beaucoup dans l... maintenant avec les, tous les influenceurs, tous les ouais. tout ça on retrouve un petit peu tout tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et puis euh, on, on se retrouve aussi dans le film. On... Donc c'est vraiment pas mal. Ouais, je rebondis sur les influenceurs. Est-ce que vous avez vu passer qu'il une loi? Oui. Qui est sorti pour euh, un peu calmer les influenceurs oui. sur, euh, sur les produits, sur, sont, euh, sur, ouais, sur... Bah, tout ce qui, sur, sur quoi ils influencent. quoi, Et, euh, et du coup, maintenant, alors et apparemment, ça a été du rapide. La loi est passée, là, je crois, dans la semaine. Et il y a un, un organisme français, la DGS, je sais pas quoi, là, voilà, qui direct oblige oui. les influenceurs à afficher un message euh, sur leurs réseaux sociaux pendant 24 heures et. Euh, tous les, je sais pas combien de jours, pendant 15 jours, je mmh. crois, parce qu'ils ont été accrochés par ce service-là. Ouais. par rapport à euh, bah, fausse Information quoi que ce soit donc ouais. ça y va et s'ils si en fait, ne le font pas ils prennent des amendes et ainsi de suite ça va de plus en plus loin ils peuvent aller jusqu'à euh, des gros chiffres en amont il, il me semble que c'est euh, en fait c'est une loi sur la pub en général ouais. euh, qui euh, qu'ils ont appliqué aux influenceurs parce qu'avant les influenceurs euh, bah, passaient outre ce ouais, truc là ils étaient dans un vide juridique que, euh, voilà ils étaient un vide juridique exactement et qu'en fait c'est juste la, la loi sur la pub qui s'applique maintenant à eux et le truc sur le sur le petit pastille etc euh, moi j'ai déjà vu ça sur les euh, les magazines Euh, magazine People, surtout qui, qui qui sortait des photos de stars euh, que ça pas le droit de prendre et qui, du coup, euh, parfois avait l'obligation le mois d'après ou la semaine d'après, j'en sais rien, de mettre un bandeau oui, en disant oui. cette photo. Ouais, et, voilà. et en fait, c est, c est, c est, je, je trouve que c'est pas trop mal comme truc parce que ça coûte rien à l'état et en fait, ça fait pas mal de mal au, au magazine tout ça. Donc, ça veut dire que les mecs, derrière, il va falloir qu'ils fassent un peu plus gaffe et pas vendre de, vendre de la merde. Voilà, parce ouais, que ouais. les influenceurs, ils sont, sont, sont des crèmes des plus très très jeunes. quoi ouais. Et euh, tu peux facilement leur vendre de la merde. Je crois que derrière moi, euh, je, il y a un scandale avec les cigarettes. Euh, euh, c'est les puffs, cigarettes ouais, ouais, électroniques ouais, jetables. Ouais, ouais, hein, ouais, ouais, ouais. Euh, qui est une vraie saloperie, à la fois écologique, et parce que les jeunes, ils s'y mettent très tôt, parce que c'est pas cher, etc. Et du coup, ça va peut-être les calmer un petit peu. Ouais, aussi. ouais non, mais c'est pas plus mal, franchement. Parce que j'en ai vu passer de la merde euh, de, de conseiller par les influenceurs. C'est aberrant. Et puis les, est, ce qu'il y a de malheureux, c'est que les gens derrière, euh, ils plongent dedans. Ils vont pas faire le moins de recherche ou ouais. quoi, voir si c'est viable ou quoi. Ils suivent bêtement et méchamment quoi. Donc ça leur fera pas de mal, c'est clair. Euh, c'est de notre on va écouter une petite chanson. Ben oui, on te repasse Allez. le lead Mathieu. Allez, tu me, me repasses le, le Toi qui es notre <rire> le leader. Euh... <rire> tu m'envoies me, le ballon. Je suis prêt à recevoir le ballon. est euh, euh, que, que tu me l'envoies Je te l'envoie. Et je l'ai réceptionné. Ah. Comme il se doit, je te remercie, Bichente. Bon, c'est pas très propre, mais bon, <rire> vous l'avez ah pas bah vu. Écoute, là. Le, le beau jeu, euh, On l'a pour gagner, nous. Ouais. Euh, je voulais vous faire écouter le premier album de Pio Ramuspe, qui est un multi-instrumentiste de cibourg, euh, batterie, guitare, basse, euh, synthé. Euh, ouais, je crois que c'est pas mal déjà. Et il a sorti son tout premier album euh, solo, dans lequel il fait des, des reprises de vieilles chansons basques. Euh, qui ont quelques dizaines voire centaines d'années, euh, mais à, de façon très moderne, un espèce de rock-prog, euh, un peu un peu synthé et tout ça. Euh, et donc, je crois une des chansons d'un de ses arrière-arrière-grands-pères, c'est une chanson qu'on va écouter. J'ai oublié le nom de, de l'auteur original, Jean-Pierre, quelque chose comme ça, un mec de Sarre qui a créé cette chanson en 1895, quelque chose comme ça. Et donc, lui, il a repris complètement à sa sauce. Il euh, y a pas mal d'invités sur l'album, il me semble que sur cette chanson, euh, la fille qui chante c'est... Anna Chioui, Anna. Tiens, Maya Ribarne, pardon, Parce comme si je ne la connaissais pas en plus. Euh, donc voilà, on va écouter ça, ça dure 6 une, une petite, petites minutes. Et voilà, c'est une espèce de prog avec du synthé, rock, tout ça. Enfin, c'est vachement bien. Et c'est lui qui chante. J'étais étonné qu'il chante, euh, qu'il chante aussi bien. C'est hyper clean. Hein. Enfin, bref. On va écouter ça et puis on en parle après. Ok, voilà. est-ce qu'il a fait le coup du fader, là? Pour... Euh, on, verra. on verra. On verra. sur le style des selles. C'est Ikush Tendu par Aira. écoustez Dussu Goisean par Ayla qui est le dans le pseudonyme de Pio Ramuspe. T'avais pas mal ton petit truc au basque là c'est pas mal son son de basse non je trouve ça je trouve ça méga cool la sortie je la chanson s'appelle d'uspa non Lospa Borts à Borts Tipi donc littéralement 4 à 5 petits herres mais je crois que c'est cinq chansons euh, ouais. qu'il a sorti voilà en retravaillant les euh, trucs de base euh, comme ça et je trouve ça méga cool et donc j'attends de le voir euh, le voir en concert il a fait un premier concert mais avec pas mal de monde parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs euh, euh, dans la chanson, d'ailleurs au violon c'était Shabby Hitcheverry je crois en euh, oui. violence toujours j'ai <rire> Ah ouais, c'est une règle il n'y a pas le choix c est c est euh, donc voilà et je, du coup je sais pas à quel point il y aura d'autres personnes quand, quand, quand j'aurai l'occasion de le voir en live euh, moi même si je crois qu'il a fait euh, créer un petit groupe de quatre personnes avec euh, notamment les frères Hitcheverry euh, Ayandé et et, et, et, et, et, et, et, et j'ai oublié son nom Au petit frère, bref on s'en fiche les, les frères Newhouse quoi Voilà, quelque chose à ouais. dire, rajouter mais Moi, je trouve que... C'est chiant ce euh... pas ton truc, toi. Ah non, c'est personnel, mais alors je connais cette chanson depuis tout petit, bien sûr. Enfin, Mathilde, tu... ouais. la, la, la, ver la version originale... Elle a plus de 100 ans, ouais. On... Puis, puis on la chante beaucoup. Euh... Et c'était la chanson préférée de mon grand-père qui est décédé récemment. C'est vrai. Ouais. Mais alors, c'est pas du tout... Le... La musique ne va pas du tout avec le sentiment qu'elle me procure, en fait, cette chanson. OK. Je trouve que c'est quoi pour, pour toi à pas pour, pour traduire les paroles, ça ça parle simplement d'une un peu d'une l'auteur parle de, de sa maison qui ouais. possède dans laquelle il est dans, dans un calme fou, ça peut s'en petit paradis quoi. Euh, ça il parle de ça. Et donc toi Mais quoi, moi ton... je, la chanson, je, les paroles, je les trouve beaucoup plus claires que le, que la musique, beaucoup plus et, Ici tu veux dire non, plus... non, Non non je je trouve beaucoup plus mélancolique la, la, la musique oui. et alors que pour moi la chanson elle est beaucoup plus solaire. Oui, là. mais dans cette version-là, tu veux dire Dans la version qu'on vient d'écouter Non, dans la version dans originale, original, je la trouve solaire, alors oui. que là, il a fait une chanson oui, mélancolique. Oui, <rire> donc voilà, oui. c'est ça. Non, ouais, j'étais pas sûr que... Mais dans cette chanson-là, -là, qu'on vient d'écouter <rire> On va travailler à de con, on parle. <rire> euh, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est tout à fait Et donc, vrai. Du coup, j ça, me, c est, c est, ça, me, ça me perturbe vraiment. Après, il, veux... me, il me semble que justement, c'est... j'imagine que c'est un peu volontaire de sa part sachant que alors au début j'ai compris c'est son grand-père qui avait ça en fait c'est au moins son arrière-voir son arrière-arrière-grand-père et il y a peut-être aussi une espèce de enfin moi je pourrais le lire comme un truc aujourd'hui ben on peut pas avoir ça au Pays Basque tu vois peut-être troisième lecture peut-être que je vais trop loin peut-être ouais je pense mais il y a peut-être un truc de Paradis perdu justement truc comme ça ah ouais je pense et après ouais et puis après je trouve que enfin si on oublie l'original Je trouve que ça marche bien en elle-même justement cet aspect mélancolique de la maison. Je me souviens comment la maison est un oui. paradis et qu'on qu dit qu'elle est un peu perdue, quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. oui, oui. Après, c'est Mais... sûr que oui. oui. Bah, euh, je peux comprendre. Pour répondre de... à cette question-là, il faudra que tu l'invites pour faire une émission. Ah, mais euh, tu te poseras la question. Il viendra. J'ai essayé. Là, la... essayé depuis la sortie de l'album. Il est, il est très occupé. Ah, ouais. Je voulais je la voir. J'ai pas réussi à l'avoir. voir. Euh, mais c'est vrai que d'ailleurs il y a une, une copine qui disait, qui disait la même chose, Qu'elle n'arrivait pas à, euh, à mais... écouter cette chanson-là parce que elle avait l'origine en tête. qui est très très différente effectivement et que, que c'était pas la, la bonne ambiance mais surtout que j'ai les souvenirs de repas de famille où on chante et de et, et, et puis c'est vrai que euh, en plus que mon grand-père soit essayé récemment si tu veux ça, je, je vois le je vois en plus le plaisir qu'il prenait à chanter cette chanson et donc du coup vraiment le, la mélancolie je, je, je l'associe pas du tout à cette chanson c'est vrai bon, parce que la, qui... la, la, la fille qui m'a dit ça elle est de cambo aussi vous serez pas Résar Harichou Grat ah ben non elle est pas frère Résar <rire> c'était <rire> pas le même grand-père non non non Euh, alors, euh, à moi qui ne suis pas basque et qui ne connaissait pas la chanson avant, quoi euh, j'ai beaucoup aimé musicalement ce qu'il a proposé. Tout ça, euh, là, après, euh, alors j'ai peut-être comme toi, j'ai pas du coup de lien émotionnel et tout ouais. ça avec, euh, avec cette chanson de par Enfance et ton grand-père et tout ça. Mais moi, j'ai trouvé euh, vachement bien monté. Euh, j'ai adoré ce, il revient deux fois ce break là où il y a juste boum ouais. donc ça casse le truc et ouais, après ouais. ça repart Mais et je... ça fait monter l'intensité en plus ouais. ça va dans la le fait de casser fait que derrière ça croupe ah, voilà d'ailleurs je l'ai piqué ce petit truc pour euh, voilà pour je l'ai trouvé super bien le fait que ben, après ce boum la, la voix féminine rentre ouais. en plus ça apporte un, un plus euh, je le trouve quand t'as commencé à dire ouais il y a du synthé, synthé je suis wow, peut-être chargé pas chargé on verra et en fait non j'ai trouvé très non c'est les touches ouais c'est des touches c'est beaucoup des touches alors il y a de plus en plus au fil de la chanson mais moi moi j'adore je fais ça souvent aussi la petite guitare qui est toujours là enfant, en fond et qui gratte non stop donc c'était pas chargé c'était quand même à aéré c'était bien et ça ça emportait alors oui comme tu dis il y a un petit côté mélancolique ou quoi mais nous connaissons nous ne comprenons pas les paroles, oui. je ne sais pas de quoi il parle, du coup ça m'a pas choqué quoi. Mais, euh... mais après si je différencie par exemple, tu mets la même chose en anglais, je dirais que c'est génial parce que je ouais. comprendrais pas et j'aurais pas de, de lien avec. Ouais. Là c'est différent, c'est une chanson que je connais à la base euh, euh, qui est Très chanté au Pays Basque, quand même. Encore, ouais, ouais. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est très assimilé. C'est dur de casser quelque chose qu'on. Justement, moi, je saluer le fait que apparemment donc c'est une chanson qui, qui est con... très connue au Pays Basque ouais. et tout ça. Et que c'est culotté et osé d'en de, proposer une, une interprétation ouais. différente et d'amener autre chose avec ouais. euh, bah, une musique plus contemporaine. quoi ouais. C'est un truc qu'avait fait déjà en 2017 euh, Oyan Oliar Ginès euh, qui avait sorti un album qui s'appelait Oyan sur Heinetan, euh, dans laquelle il avait fait un truc. Et je crois que la moitié de la Soul l'a détesté pour ça. et lui il m'a dit en oh, off que c'est un petit peu pour les emmerder aussi qu'il avait fait ça <rire> c'est que en soul il y a une il y a une grosse pratique une grosse tradition de de de chants a cappella. Ouais. Euh, donc sans musique et que lui il s'est dit ben je vais prendre ces chansons là. Et je vais les euh, leur foutre de la musique derrière. Toutes les orchestrées, quoi Ouais. ouais okay. Mais Sauf <rire> qu'évidemment, il pas, s'est pas contenté. Le mec, il allait hyper loin. Ça part, il euh, y a du rock, il y, y a du jazz, il y a du la pop. Il y a tout, n'importe quoi. Et le mec, c'est un espèce de petit génie. Euh, et, euh, et du coup, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait enregistré, il avait choisi, je crois, une dizaine de personnes. Il leur a dit, chante-moi une chanson. il avait enregistré par dessus il avait composé un truc et, et après il avait réuni un groupe et le chanteur pour jouer tous ensemble euh, et ça déjà ça marche du feu dieu parce que c'est tous des grosses machines euh, mais en plus il y a le côté euh, côté très live dans une chanson il y en a un mec il y a un mec qui chante très très bien mais qui n'a aucun rythme Mais là, il comprend pas quand c'est qu'il faut commencer quand c'est qu'il faut s'arrêter oui. et euh, lui il connaît sa chanson par cœur. Et euh, quand ils sont tout seuls, ça va, s'en fout. Oui. C'est euh, mmh. comme, comme les chronomusiciens écossaises qui ont pas de rire non plus, qui s'arrêtent. Euh, et du coup, il y avait, tu vois la vidéo, ce que je crois, il France euh, France 2 comme ça qui, qui allait filmer tout ça. Et tu vois la vidéo, donne mec qui, lui, qui dit quand commencer. Parce que quand tu écoutes vraiment, le mec est tout en décalé, mais ça, ça marche hyper ah ouais. bien. ce côté décalé, une espèce presque presque jazz, ça, ça marche hyper bien. Et je sais qu'à l'époque, il y avait des sultans qui l'avaient mal pris ce truc-là, quoi. Et, euh, et voilà, c'était juste pour, pour ah, ce mais message jali, et Je trouve ça Il avait cool, touché quoi. au patrimoine, alors. Ouais, c'est ça. Quoi. Euh... Mais il faut écouter le, le CD. Je crois que j'ai fait euh, la pochette dessus, donc vous pouvez le retrouver sur euh, sur le site de Radio Culture. S'appelle mm -hmm. Oyaneko sur Ainetan. C'est euh, c'est grandiose, incroyable le boulot qu'il a fait dessus. Et Agurchebelu, un, un, ouais, un mais on euh, en parle ou... C'est lui qui a fait les arrangements ouais. de cette chanson-là, d'ailleurs. Que en vrai, moi, qui suivrai pas. de reggae alors. et de chez Belouz, pour le coup cette j'aime bien cette version-là parce que justement elle est très et euh, très bien travaillée et très musicale tout ça. et euh, ouais mais ça, ils s'en foutent parce que chez Belouz ça, ça marche alors voilà. <rire> et... Euh, du coup, ça veut dire que toi, les covers, les reprises, c'est pas ton truc Si, si, si. Mais Shakira qui reprend GMMO. J'avais cassé la gueule. J'avais Des rêves ça. de fou. Quoi, il y a oh, des heures, il a fait une, une émission spéciale euh... reprise. <rire> je lui avais calé. Le thème, euh, le thème c'était les reprises meilleures que les originales. Il a mis <rire> euh, Shakira qui reprend Cabrel. J'avais casser la gueule. Oh non, celle-là en plus. Oh là là. Et Je lui ai dit en off, je lui ai avoué que c'était un peu pour le faire bah chier. Oui, bah oui, Je, je, je m'en doutais, mais je m'en doutais. Tu es un mais peu en mais... sous le teint, toi, tu sais, Mathilde <rire> Non, mais parce que moi j'aime beaucoup Cabrel qu et que, que l'original je, je la trouve mais très là, bien alors, et que ouais. j'aime pas euh, la version de Shakira qui en fait trop, tout ça. Je sais pas, je sais pas en que j'aime pas. pas. Euh, du coup, vous euh, voyez, une autre une chanson Seb, une chanson, euh, une reprise meilleure que l'original est-ce que tu, tu, tu, tu aurais me cité Bichette, tu restes sur ton chakra ou tu as une autre idée wow, non. Là, là comme ça euh... Euh... Alors, je t'avais cité je t'avais cité un upgrade de, de, de la même chanson qui, qui est reprise trois fois en mieux à chaque fois je fais pas de ça c'était euh, donc euh, l'original c'est Claude François après c'était Frank Sinatra <rire> Et après, et après c'est forcément et après c'est si déchueux. Alors, tu fait le upgrade du. D'accord. Oui, Alors que moi, je pour le coup, je trouve que l'original est très, très, très bien. De Claude François. Ouais. Comme d'habitude, ouais. Je trouve ouais. que ça serait, euh, il faudrait. T'es vraiment mon sultan, toi. J'ai essayé de <rire> le faire, mais j'ai pas, je suis pas assez bon euh, musicalement pour faire ça, parce qu'en fait, la musique, la, le refrain, en tout cas, est assez complexe. Il euh, Faudrait une version un peu, voilà, un peu prog rock de cette chanson-là, parce que le le refrain. de cette chanson et les monstres c'est une espèce d'énorme montée comme d'habitude c'est trop trop bien il faudrait quelqu'un qui, qui la reprenne en mode un peu progrès comme ça ça serait ça serait vraiment trop bien mais après moi j'ai pas forcément de ref euh, reprise meilleure que l'original ouais. par contre j'ai des refs euh, par, euh, de comment s'appelle de de bonnes reprises en amenant euh, autre chose quoi et, on est euh... d'accord qu'une Pour moi, une reprise qui fait la même chose, ça n'a quand même Ouais, voilà, moi, c'est pareil, voilà. C'est pour se faire du copier-coller, c'est pas euh, la peine. Voilà, à, la à la limite, en concert, comme ça, t'entends pourquoi ouais. pas. Mais, euh, enregistrer une chanson qui est exactement la même que l'original. Je vois, je vois pas bien Mais c'est pour ça que Claude François, Frank Sinatra, déjà c'est différent. Et puis derrière. Euh... Ah non, là oui, là c'est des films. Ah oui, C'est ce qu'il reprend, c'est incroyable. Je crois ah, que c'est mieux, mais c'est différent. Je vais te faire plaisir, Mathine. ta News qui a repris de Nina Simone euh, Feeling Good. Ouais. Euh, voilà, ça c'est une, une bonne reprise. Voilà, dans le sens pas meilleur que l'original mais c'est une bonne reprise, c'est emmené autre chose Muse aime bien faire des reprises qui vont euh, qui vont un peu loin euh, parce que en fait, du coup j'ai l'impression que vu que c'est pas leur chanson ils en ont un peu rien à foutre et du coup ils vont hyper loin il y a une autre chanson de Muse, une reprise qui est, ah j'ai oublié euh, j'ai oublié un nom, mais euh, qui va aussi euh, hyper loin c'est une chanson une chanson pop un peu joyeuse à la base, et les enfants une espèce de truc électrique dégueulasse euh, Mais c'est trop bien quoi, et les mecs ils vont hyper loin ah putain c'est... Comment ça s'appelle ça I love you babe. baby voilà, I, je... alright, I love you baby Exactement Je sais pas comment elle s'appelle cette chanson euh, Écoutez l'original et après allez écouter La euh, euh, version de Muse Et ils en font un truc complètement halluciné C'est trop bien Mais ça me fait penser la dernière fois J'ai écouté une chanson C'était Nirvana Et on m'a mm -hmm. dit Quand on écoutait ça Que c'était une reprise David de Jus je... Exactement. Oui, uh, The Man Who sold the World. Et bien, ouais. alors je ne connaissais pas du tout la version de David Bowie. Mais non, je crois que tout le monde Il a connu cette connaît... chanson, par Nirvana parvient Alors qu'on euh, m'a dit que c'était. À la base, c'est une Bowie. Ouais, ouais. Mais c'est chanson coup... en fait en live du coup sur le MTV Unplugged. Ouais, je crois. Euh, et que, voilà, après, ils ne l'ont pas enregistré à, à autre part, mais oui, c'est une chanson de Bowie à la base. Et pour le coup, euh, la version de Nirvana, je la trouve euh, vraiment cool. Moi bon, ouais, il ouais, cool. y a un mec que j'adore euh, Donc, C'est un musicien plutôt de jazz euh, Pop jazz euh, il est orienté plutôt là-dedans Qui s'appelle Jamie Cullum euh, Bon il fait euh, il fait ses, ses compos et tout ça Ses albums compos et tout Mais il s'amuse euh, souvent Je crois qu'il a sorti d'ailleurs un album que de reprises Et il s'amuse à reprendre genre Rihanna Ceci cela tu vois mm -hmm. Mais euh, à sa sauce c'est à dire pop jazz ou quoi Et ça passe mais putain de bien Et là c'est limite, là je peux dire c'est meilleur que l'original Parce que bon, c'est mon kiff le, le côté jazz et tout ça là. Mais euh, Jamie Cullum, si vous voulez écouter et vous amuser à écouter euh, comment il réinterprète des morceaux, donc il fait des reprises. Alors, franchement, c'est un régal quoi. Je te tombais sur bon... une, une vidéo de Maxwell euh, sur YouTube. C'est un mec qui parle beaucoup de métal et qui a fait une vidéo un euh, top 5 à la con euh, sur les meilleures reprises de métal, en pas métal. Et la première, je crois, c'était une reprise de slim Slipknot, mais en mode euh, en mode jazz années années 50. avec un crooner qui en fait des caisses, sauf que c'est Simon, donc ça voit des gros de motherfuckers tous les deux secondes. Et le mec, il te la joue vraiment oh yeah Comme ça, c'est trop trop bien. Il faut vraiment... Ouais, il ça. y a un groupe américain comme ça, style Allé 50, un peu jazz bebop, je mmh. sais pas quoi, qui s'amuse à faire plein de reprises aussi. Et c'est canon. Enfin, si tu vas par là, il y en a plein. Hein. Même qui font, tu sais, il y en a un groupe qui... J'ai plus le nom, il est génial. s'amuse à faire les reprises en mode, tu sais... Euh, Comment dire, la musique américaine des Rednecks, là, tu sais, avec Steven Seagal. Voilà, Steven Je les loupe cet été. Je vais au Motocultor cet été, et ils jouent le jeudi, et nous, on y va qu'à partir du vendredi. Et Gwen, c'est eux qui reprennent un CDC. Oui, exactement. En mode truc. Ouais, ouais, c'est très très drôle. C'est connu avec cette vidéo là où il t'a un peu sur des enclumes. Ouais, c'est la musique du Redneck, donc c'est Banjo, les percus, je crois que c'est en caronne, et les cuirs. ouais les familles ou, euh, ou les, euh, les ouais, ils aient, ils l'incluent aussi euh, ouais. Ouais. ouais je crois que Ouais pour soundtrack parce que c'est ouais. stress euh, ouais, ouais, et et là je crois qu'ils tapent sur un clou ouais ils ont le contrebasse ce truc qui gratte là je sais pas comment ça s'appelle c'est une planche à laver en fait c'est une planche à laver le linge ah mais c'est vraiment une planche à laver c'est une vraie planche à laver le linge et ils gratte avec ils ont des ah un truc de banjo non non non des les dés de couture que tu mets au bout des doigts pour pas te piquer les doigts voilà et c'est avec ça qu'ils grattent D'accord, voilà. Steven Seagull, ouais. euh, pas comme l'acteur, mais Seagull comme euh, mouette, je crois, en anglais. Ouais, là, Eagle, le Seagull. Le Voilà. C'est Cantona qui avait dit ça. C'est assez rigolo. il dit quand les mouettes suivent le chalutier, ça veut dire. <rire> C'est-à-dire qu'ils attendent qu'on lance des sardines. Il a dit ça aux journalistes, il s'est barré comme ça. On Prince. Ouais, vrai quand vraiment. on a quoi, le king. Et, Et pour coup, en finir, ouais, oh ouais. qui, ouais, qui, euh, qui joue au, du coup joue au motoculteur. été le jeudi. Donc, moi, moi, je vais louper, mais j'y suis le vendredi. D'accord. Et pour en finir avec les reprises, je pense Mathilde, on est obligé maintenant au Pays-Bas qu'on a quand même l'emblème de la reprise. Ça arrive dans les trichandrilles. Non, non. Pour le coup, c'est vraiment vrai. Andoni Olyokhievi <rire> qui reprend. tout vrai. et n'importe quoi vrai. pendant 4 h et Il est irréitable et, et puis il fait il peut tout reprendre franchement c est, c est, je sais pas je sais pas quelles sont ses limites c'est un jukebox humain, ce mec là euh, moi il joue pour, tout pour moi c'est euh, c'est un mélange entre un jukebox et un DJ c'est que le mec il connaît tout et, euh, et en fait le mec est tellement une énorme machine que de tête il peut euh, il peut jouer les accords Tu lui mets une chanson une fois, il va te ça c'était la corde, d'accord, d'accord. C'est comment j'ai déjà vu euh, au bout de deux heures et demie, parce que le mec il s'arrête jamais. Tant qu'il qu y a du monde, le mec il prend, il il, de il prend de un de adrénaline ça. de fou ouais. donc il s'arrête jamais. Et au bout de deux heures et demie, il a fait son répertoire, et il entend euh, quelqu'un chanter un truc ou un truc qui vient à la tête et j'ai déjà eu faire ah ouais c'est quoi? Kren, kren, kren. Ok c'est parti et rejouer une demi-heure derrière. Donc vraiment lui, il, il, il est inarrêtable et surtout il y a ce truc là de DJ que moi je trouve très fort c'est qu'il va te faire un refrain, un, coup, un refrain. il va passer à Ah d'accord. il va pas te faire euh, et du coup pendant une ouais. demi-heure il s'arrête absolument jamais il fait des medley quoi ouais, ouais il, il fait des medley ouais. mais il l'enchaîne en vrai je suis même pas sûr qu'il est euh, qu'il est vraiment euh, genre un, un, je veux dire un script qu'on enfin, fait un truc à suivre quoi. je pense qu'il fait presque euh, ouais, presque sûr de l'impro tout le euh, temps c'est sûr qu'il fait l'impro c'est pas possible il, ah, il est part bien. dans tous les ça. Ouais. et puis Eh bien, des fois, c'est presque frustrant parce qu'il passe d'un truc à un autre. Il passe après, très très d'un truc, truc, truc à l'autre. Ouais. Et du coup, incroyable. ça fait que t'as vraiment pas le temps de t'emmerder. Et par ouais. contre, il joue, mais il joue 4 heures. Oh. La dernière fois, on a joué avec mon coupe etc. C'était là, Michelin Premier concert. Donc, nous, on est chaud comme des à <rire> On attend. Euh, donc, lui, il était sur la place. Il ouais. devait jouer jusqu'à, je sais plus, minuit, je crois, je une connerie, j'en sais rien. Et nous, on devait commencer à minuit 20, minuit 30, le temps que les gens arrivent au Gastecé, donc, il y a un peu plus loin. Donc, on arrive, on s'installe, il y a très bien. Et puis, on attend le feu vert, quoi. Ouais. Euh, et puis euh, minuit bah, il a arrêté non minuit et demi toujours pas moi j'attends à la place au d'un peu et puis à euh, un moment je m'en vais parce que je pensais qu'il avait fini et puis en fait je fais quatre pas et puis j'entends qu'il recommence à jouer <rire> là, je... je prends la voiture j'ai au Gassetche et Martin me dit il en était où bah il jouait encore <rire> <rire> et euh, du coup nous on nous a demandé bah, vous pouvez commencer quand même on a commencé à 1h30 ouais. du matin c'est à dire entre 1h et 1h30 après et lui il était encore en train de jouer Il est inarrêtable ce mec et vraiment en fait si si as si, du si public tu peux lui dire ce que tu veux pour qu'il arrête il n'arrêtera pas c'est presque insupportable ouais, Alors, je ouais, pense ouais, que quand ouais. ton organisateur tu vas te lever oui là ouais, égal, par contre quoi. ça doit faire chier Sam ouais. ouais. euh, on va passer à ta recommandation Yarvol yeah, qu'est-ce que tu pourquoi tu veux commencer euh, mais par la petite série que j'ai découverte et euh, qui m'a bien oh. bien régalé quoi que je ne connaissais pas du tout Moi ah ouais. bon, non plus, j'ai été me renseigner dessus. Voilà, mmh. alors ben, on parlait d'Amazon Prime et des mmh. petites perles qui euh, qui a. Voilà, j'étais un petit rade de série, donc j'ai fait le tour euh, dans la partie série j'ai découvert ça. Et, euh, une petite série qui s'appelle donc euh, Luden, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est L-U-D-E-N, c'est allemand. Nos amis allemands nous, voilà, nous diront si Et euh, le pitch euh, est inspiré de faits réels. Mmh. De, ça s'est passé mmh. euh, dans les années 80 à Hambourg. Euh, et en fait c'est euh, très drôle enfin moi quand j'ai lu wow. euh, c'est euh, un groupe de, de jeunes, de mecs à peine 20 ans qui décident de devenir euh, euh, des macs et euh, les rois d'un quartier qui s'appelle le quartier rouge à Hambourg qui d'ailleurs euh, a été construit exprès pour installer les prostituées là Parce que Hambourg est un, une ville portuaire où ils recevaient des marins, ils avaient des ça sur le bordel dans toute la ville. Donc, pour concentrer le bordel et, et le réguler, ils ont construit ce quartier de prostituées. C'est malin. Ouais, c'est malin. malin. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, ben, un groupe de marginaux qui a transformé ce quartier euh, en tombe du chic et du luxe. et euh, qui se fait appeler, d'ailleurs le nom est génial, les Nutella tout oui, ça parce qu'ils kiffent les Nutella enfin voilà le Nutella pas, je pensais que c'était juste <rire> un nom allemand qui se trouvait que ça non non, non non, non. c'est juste qu'ils en... ils... ils... kiffent le Nutella donc, parce qu'il faut dire que le, on va dire le leader de cette petite bande là ils sont trois, est complètement perché voilà et euh, donc... je ai, tu, tu aimes le Nutella Euh, alors, je, je mange du basket là ben ouais je suis passé au basquet là aussi je te rassure hein. et euh, donc euh, donc voilà euh, donc il décide de, de se lancer comme Max sauf que ben euh, il y avait euh, déjà un groupe de proxénètes en place qui s'appelle les euh, GMBH et euh, qui font ça depuis euh, des années des mmh. années donc bah, une petite guéguerre euh, commence à s'installer mmh. et euh, ça se passe vraiment ils ont fait un effort de dingue sur euh, les décors les costumes et tout ça se passe Dans les années 80, il y a tout, même les ba la bande son et tout et euh, canon. Donc c'est, elle est, euh, elle est vraiment très chouette. Donc euh, bon, il y a qu'une saison pour l'instant. Est-ce qu'elle en aura une seconde Combien d'épisodes euh... Une dizaine comme ça, 6 six, six, ouais, six épisodes. C'est pas dit qu'il y a une seconde saison parce que je, elle se suffit à elle-même. Du coup, c'est une fiction une fiction inspirée de faits réels, ou c'est euh, vraiment un truc qui, qui suit un truc qui euh, a vraiment existé. C'est ce inspiré de fait réel, donc euh, bon, je pense qu'ils ont romancé des trucs, exagéré, ils avaient pas tous les détails. D'ailleurs, à la fin de chaque épisode, il y a des euh, ça c'est sympa, j'ai bien aimé. Il y a des photos euh, de l'époque de euh, bah, du vrai groupe des Nutella, de, euh, tout ça. Enfin voilà, qui rappelle cette époque-là où tu as des photos du quartier ou quoi. Ils ont essayé d'être super fidèles dans la reconstitution de des bâtiments, des lieux et tout le bordel. Et euh, Et du coup, ça montre aussi, le à cette époque-là, euh, dans quel état était l'Allemagne, le, le, dans quel état était la société, tout ça. Les gens, comment ils se démerdaient. Enfin, voilà, c'était... Euh, c'est très, très sympa, quoi. Voilà. Euh, donc, ça, c'est sur Prime Vidéo. Oui. Ou sur euh, ou, d'autres sites. Euh, voilà. Ou avec une meilleure qualité. Pirate, du coup. <rire> euh, OK Alors moi, ça m'a donné beaucoup envie de, le, de vraiment de la regarder. Donc j'ai vu ouais. le, quand tu l'as envoyé, j'ai vu aujourd'hui. Parce que déjà, c'est tu t'appelles ça le quartier rouge, mais c'est le quartier San pauli Oui, c'est San pauli ah, Moi, je suis ultra fan ah, de San pauli qui ouais. derrière maintenant est devenu le quartier antifasciste le plus oh. connu d'Europe en fait. C'est d'accord. Ah, c'est le, alors, le, quartier anti... chose, le nom, mais euh... C'est le quartier antifa le plus connu d'Europe avec son club de foot Saint-Pauli, qui est en deuxième division allemande. D'accord. Et qui est incroyable et qui fait des choses incroyables maintenant. Euh, pour la gauche et ça a été notamment le premier club par exemple à avoir un président homosexuel à mettre le drapeau homosexuel euh, euh, sur le stade LGBT. oui euh, lgbt euh, sur le stade <rire> ensuite ça a été euh, ils ont fait aussi par exemple tous les habitants donc de Saint Pauli récemment euh, ils ont invité à, à tous mettre des fleurs parce qu'ils ont fait des ruches dans le stade Pour, oh, cool. pour refaire l'écosystème oh, et, et donc du coup tout ça c'est le ça. quartier donc ça m'intéresse énormément de voir l'histoire du quartier c'est rien vient. à foutre du là, c'est juste euh, le stade mais quoi. non mais parce que ça vient de là bien sûr et puis euh, par exemple quand on te dit euh, alors, je, je rêverais d'aller à sainte paulie un week-end voir un match de foot mais passer le week-end parce que c'est le quartier rouge et apparemment là-bas euh, j'avais lu les articles c'est l'article c'était euh un jour une nuit un jour une nuit à San Pauli parce qu'en fait il s'était parti pour couvrir un match et au final il se rend compte que ça ne dormait jamais parce qu'il y a des bars qui restent ouverts ouais. constamment et donc du coup des trucs de fou et apparemment pour c'est énorme ce quartier. Mais euh, En fait c'est euh, un quartier c'est vraiment un quartier communauté quoi. il y a, il y a, il y a toutes oui, ces règles, il y a les habitants enfin, ils ont l'habitude de plein de choses et tout ça de non fonctionnement et, euh, et ça roule et il n'y a jamais de problème en fait et, là, les flics là dans la série ils montrent ils n'interviennent quasiment jamais parce que justement ils ont créé ce quartier pour que ça se passe là et hum. pas ailleurs hum. et euh, d'ailleurs dans, dans un épisode à un moment donné ils décident d'aller voir ailleurs pour euh, essayer de lancer un truc un peu différent et c'est là que les flics arrivent et les chopent et leur dit, non non, non. C'est à San Paoli que vous devez être et pas ailleurs. Vous n'allez pas ailleurs dans Hambourg. Et donc, du coup, il y a vraiment un microcosme qui existe à San Paoli. Et la série est très très chouette, franchement. Là-dessus. Mais saint Paoli, c'est quelque chose de monstrueux. Enfin, C'est quelque chose d'ultra connu dans le monde. J'ai eu un collègue australien. Et premier jour, qu'il quand il est arrivé au boulot, moi j'avais un t-shirt saint Paoli. Et lui, il arrive, il avait un t-shirt saint Paoli aussi. Et il dit. et donc il me dit mais comment tu connais Saint-Pauli je dis mais au Pays-Bas tu t'envoies vois partout des chers Saint-Pauli en fait comme c'est Antifa tout le monde connaît tout le monde euh, il fait mais en Australie il n'y a personne on, est, on doit être 4 <rire> uh, par contre voilà les Antifas d'Australie qui sont 4 apparemment ouais. ils, ils sont ultra fans de Saint-Pauli parce que c'est vraiment le, le, le symbole européen de, de, de l'antifascisme donc du coup c'est C'est un, un truc énorme. Hein. Le club de foot, c'est en deuxième division. Mais alors, je pense que c'est le club de deuxième division qui a le plus de supporters au monde. Moi, j'ai le maillot, j'ai un t-shirt. Enfin, une casquette, euh, non, c'est je crois. J'ai une casquette, exactement. D'accord. J'oublie, j'ai une peluche. <rire> j'ai. J'ai des bougies, parce que j'avais hébergé une Allemande aussi. Euh, j'avais hébergé une Allemande pour euh, qui était venue au Pays bas qui faisait un reportage sur euh, le lien entre le, le Pays Basque Nord et le Pays Basque Sud. Donc, je, plus, ouais, on ouais, je, me souviens, je me souviens d'elle, mais, mais je me souviens pas pourquoi coup, elle était là. Et du coup, elle était tombée par en plus pendant les fêtes de village à Cambo. Et, et donc, du coup, elle était, elle était passée, elle était restée une semaine ou comme ça. Et puis après, elle était partie. Et arrivée en Allemagne, et après, elle nous avait, on a reçu un colis. Et donc, du coup, elle, elle m'avait... comme les, Comme elle, elle savait que j'étais fan de Saint Paoli, elle m'a offert des bougies de Saint Paoli, une peluche. Elle offert... Ça ressemble à quoi des bougies de Saint Paoli C'est des petits ballons de foot comme ça avec Saint Paoli dessus. Évidemment, <rire> euh... ouais. excellent. Mais alors, par voilà. contre, dans la série, euh, ça parle très peu de foot, mais ça, ouais, parle, non, ça mais... parle de boxe, par contre. Euh, mais... parce qu'un des trois euh, de la bande veut devenir boxeur professionnel, donc du coup. Euh, mais c'est pour de... ça que ça m'intéresse, c'est que je connais beaucoup l'histoire du foot et tout ce qui se passe autour du foot, mais je connais moins l'histoire du quartier. Alors, on m'a raconté un petit peu, mais c'est vrai que je, ça m'intéresse de voir un petit peu euh, comment le quartier aussi c'est. Bah là, tu vois, tu le vois par rapport au fonctionnement de, du proxénétisme ouais. surtout. Quoi. Et oui. bande en particulier, les Nutella qui arrivent, euh, voilà. Mmh. Tu en fait, tu suis tout le long le le créateur de Stoband et euh, le, le, un peu le, le chef, le leader de Stoband euh, tout le long de la série et donc ce qu'il fait avec ses potes et comment et avec les filles qu'il trouve et ceci cela. Enfin voilà, Est-ce que c'est des proxénètes cool ou c'est des proxénètes euh, c'est des pourris Non, c'est des cool en fait. Ouais, voilà, voilà. C'est ça. Ah, ça faut expliquer c'est. C'est que... des... enfin, alors c'est des cool. Ça reste des proxélètes on est d'accord. Mais euh, comparé aux vieux de la vieille qui, euh, ouais. Va, tu veux pas les bosser, je te, fous une, euh, une branlée, voilà. Mm -hmm. Lui, eux, ils ont, ouais. ils font tu plutôt la bosser, merde je... Leur, et... leur, leur idée tu vas te couper ça je sais pas je vais, je vais noter quand même en fait leur idée c'est de, de mettre les filles bien c'est à dire qu'elles soient contentes de venir travailler tout ça de, voilà, de leur laisser un bon pourcentage et tout ça pour que et, et pas leur couler de branler ou quoi que ce soit mais... bon à un moment donné bah, tu verras tu regarderas la, vous regarderez la série mais, mais... Euh, l'idée de base c'est ça c'est on met les filles bien elles sont contentes de venir bosser et tellement elles sont contents du coup elles attirent du client enfin voilà et, et en fait ça et leur, leur idée marche super bien quoi voilà okay. sauf que ben, ils sont pas tout seuls il faut qu'ils partagent la part du gâteau mais et, et, ils arrivent à peine sur le marché donc les, ouais. les anciens leur rappellent de minutes <coughs> euh... Molo les gars. Ouais. Donc ça c'est euh, Luden L U D E N. Voilà. Euh, donc sur Amazon. Sur Amazon. Sur Amazon Prime vidéo euh, sorti en 2003 une seule saison pour l'instant. Euh, ouais. Bon on va rassurer. Et je non, pense mais... qu'elle va suffire elle-même. Euh, okay. Ouais. Parce que euh, apparemment de ce que j'ai compris je fais quelques recherches ça ça couvre la, la partie de, de de ce fameux gang débuté ouais, ouais. là quoi. Parce que ouais. c'est sur okay. plusieurs années. Euh, c'est quoi la temporalité je veux dire ce truc Ouais, peut-être plusieurs années, mais c'est vite fait. C'est le début des années 80. Et, euh, il doit y avoir, ça doit être sur quatre, cinq ans, grand max. Euh, voilà quoi. Parce que, ok. Il y a encore. Bichente, on va passer à ta seconde recommandation pour ouais. cette émission, parce qu'on va, Putain, on est déjà à 52 minutes. Ah ouais. Oh. ouais. <rire> ah, samuse tu sais oui. ah ouais. euh, Donc voilà, on va faire un dernier tour de chacun. Après, on va, on va arrêter là pour cette émission. Okay. Qu'est-ce que, de quoi tu veux parler et eh ben, je te propose de parler de euh, de Led Zeppelin. De la, Led Zeppelin. Ouais. ouais. Alors, parce que, c'est très simple. Genre, j'ai pas découvert, j'ai réécouté. Ça me, du coup, je la réécoute encore. C'est la chanson Rock and Roll mm -hmm. Led Zeppelin. J'ai écouté ça sur une radio. Je sais pas si on a le droit de faire la D'autres radios. Voilà, donc c'est une radio qui est à Donnonchtille à Saint-Sébastien mmh. qui s'appelle Rock FM ok et ils passent des trucs un peu cool. En fait, c'est un peu du RTL2 mais en cool. <rire> Parce que c'est un peu les... En fait ils sont dans les années D'RTL2 Mais ils passent les trucs cools Qu'on a pas trop l'habitude D'entendre Et ils ont passé du coup Led Zeppelin euh, Rock'n'roll Et j'étais là oh, Putain ça fait longtemps Que j'avais pas écouté Et je suis très content Parce que j'ai ni le CD Ni le vinyle de cet album là dingue, ça. On l'écoute On en parle après Ouais pas de soucis Allez rock'n'roll De Led Zeppelin Roll, c'est la version remasterisée, remasterisée euh, de Led Zeppelin. C'était la recommandation de Bichante. Bichante. Euh, oui. Pourquoi? Pourquoi cette chanson-là particulièrement euh, aujourd'hui comme ça? Bah parce que je dis, alors j'aime bien Led Zeppelin, mais alors celle-là je l'aime particulièrement mm -hmm. parce que c'est une, je trouve que c'est une chanson qui est, j'adore le. le Les, les chansons comme ça qui reviennent à des styles très... moi ouais, c'est du blues... Euh... Ouais c'est du, du classique quoi, c'est le, le début. Mais qu'on avait fait l'émission sur les quatre, euh, quatre paires du... Les euh, cavaliers du rock. Voilà. Et ben, ça pourrait être... Euh, ça ressemble énormément quoi, c'est... Mm. Et puis à euh, la façon Led Zeppelin, j'aime beaucoup ce genre de chansons. Comme par exemple Cicatrice un euh, punk a pu le faire avec... Euh, euh, évidemment. Avec euh, rock and Roll de Cica cicatrices C'est toujours dérive sur le quoi. et donc du coup euh, et donc du coup ouais, c'est pour ça que quand je l'écoutais je l'ai réécouté donc je me suis dit je vais en parler parce que ça fait du bien d'écouter un peu ce genre de chanson. Seb c'est quoi ton rapport à Les Zeppelin Ouf faudra une émission pour ça ouais. complète bah euh, mon rapport bah, déjà John Bonham batteur je suis batteur ouais. euh, monstre de, de batterie quoi et puis euh, l'éducation musicale faite par mon père qui m'a rapidement amené Les Zeppelin. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est... T'as euh... connu tôt les Zéplines, toi euh, Ouais, ouais, ouais, ouais, des petits, quoi, c'est... Euh... Des petits. Et puis, euh... et puis gros fan parce que j'aime quasiment tout ce qu'ils ont fait. Ouais. Et euh... des, des putains de musiciens, quoi, sachant que le bassiste et le guitariste sont des musiciens de studio à la base, quoi, des, euh... mm. des machines de musiciens, quoi. C'est euh, Jimmy Page et... Et euh, John, -John. John Paul Jones. John Paul Jones, donc Trop bizarre. Ouais, c'est pas son vrai nom, en fait. Ah, c'est pas son vrai ah, ouais. nom, c'est pour ça, là. Et... Euh... <coughs> Et euh, voilà et puis euh, et puis ce ouais cette espèce de symbiose qu'ils avaient euh, incroyable quoi ensemble. Euh, par exemple Jimmy Page savait qu'il pouvait faire n'importe quoi à la guitare qu'il avait un John Bonham derrière qui allait tenir la baraque peu importe quoi. D'ailleurs d'où euh, le fait qu'il se soit permis ce fabuleux morceau de cachemire. Euh, t'as un cashmere euh, a ouais, bon, l'impression que c'est euh... La batterie en 8 et la guitare en 12 C'est pas un truc euh, comme ça euh... Non la batterie je crois tient un 4 4 classique Et c'est lui la guitare qui fait un 5 4 Donc c'est pour ça que ouais, ça, ben, ça décale ça. constamment et Ça, décale jusqu jusqu ouais, je crois que ça coup, revient voilà. et puis ça redécale euh, voilà. Et euh, c'est un truc comme ça il me semble Et il savait qu'il pouvait se permettre ça Parce que Bonhomme il tenait la barre Et tu vois le résultat tu fais Ouais ouais Voilà. Toi Biche t'as connu comment des Bon, aucune. C'est vrai, je, ai, ai... Ce que, je cette question, on dirait que tout le monde a connu les épines avant d'enlever sa vie, que c'était euh, un moment charnière. Ça passe partout. Et on en parlait ce week-end, tiens, justement, euh, je, sans vouloir te couper, biche. Ouais, non. Ouais. Euh, ce week-end, j'étais avec mon frangé son meilleur pote, je sais pas, on s'est mis à parler de, de cinéma ou quoi, et on a reparlé de du, du Godzilla d'il y a 20 ans. Tu où il y a. Euh, de euh, Roland Jean, Riche Ouais, euh, où il y a Jean Reno qui joue dedans ouais. et tout, voilà. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y a PGD, Puff Daddy, qui a repris Cachemire exprès pour ce film pour en faire musique de béo et un hier pas du tout. ça te dira voilà tu réécouteras c'est ça a été souvent repris c'est utilisé on ça passe tout le temps à la radio enfin tu commandes tu peux passer à côté quoi dans les pubs télé ou quoi que ce soit à un moment donné il y a il y un truc qui sort donc difficile de passer à côté quoi c'est vrai que bizarrement il y moi le premier il y a des chansons que j'ai connues à télé c'était dimanche fou truc comme ça qui qui presque un immigrant song je crois où le générique euh, d'une émission de foot c'était une chanson des épines mais moi j'avoue que j'ai connu comme ça voilà, en sur D'accord Alors que bon, le foot pas trop mon truc quoi Ouais, ouais. je vois je crois Tu vois Oui oh. Non on le plus. moi les épines je le connais de bourré comme beaucoup de choses mais <rire> je me souviens pas comment j'ai connu euh, T'as un vinyle par contre de les épines Oui C'est lequel là Le 2 Les épines 2 Celui-là il me semble qu'il est sur est le 4 Ouais Ça. C'est ça, après sur le 4 il revient aux sources. <rire> qui en, <rire> en plus <rire> L'histoire de Led Zeppelin. S'ils ouais, sont raison. pas d'accord, et eh ben il a changé. <rire> euh, voilà, sorti en 71 sur euh, Led Zeppelin 4 Mais alors Rock FM, il y a plein de trucs cool. Par exemple, là, y avait euh, ce jour-là, mais y avait Led Zeppelin qui a enchaîné sur Motley Crue, ouais. qui a enchaîné sur Metallica. Tu vois, donc euh, okay. euh, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment des trucs cools euh, qui s'enchaînent et ça fait plaisir d'entendre euh, des radios un peu où t'as. Et, et ce qui est très drôle, c'est mon collègue qui m'a fait découvrir cette radio. Et il me dit, tu verras, c'est hyper drôle parce qu'ils font la pub. Et la pub, euh, <rire> ils ont un truc, c'est d'appeler le numéro, donc c'est en espagnol. Et ils disent, le numéro c'est 91 55 55 55 55 55 Ça existe ce genre de numéro Ah ouais, alors ça nous a fait marrer. Alors du coup... Euh... Vous avez appelé Non, du coup ah, on Ah dommage. Euh, mais moi, petite Un petite recou. Petit euh, en fait, j'hésite entre entre deux. Non, on va pas, enfin, arrêter ça. Euh, toi, Bichante, qui est la politique oui. Est-ce que est-ce que tu trouves ton compte dans, dans les médias, dans les merdias traditionnels Oui, bien sûr. Euh, <rire> après, parce que, après, je, je après, que tu dises non, mais après, là il dira il la dernière fois il y avait Marine Le Pen aussi, donc ça même. je, je ma flânerie. Après, <rire> après, le... après, il y avait Eric Zemmour aussi qui est venu. et puis ça j'aime bien Genre des gens, bien, des gens bien, que tu apprécies ça, aussi. autant professionnellement que personnellement non non dans les médias après dans les médias oui je... qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que je te dise après est-ce que les poli... est-ce que la politique euh, t... politicienne est-ce que quelque part elle est bonne est-ce que que ce soit dans un média dans un autre elle est nulle partout donc, euh... et bien dans ce cas je te conseille d'aller écouter Vexit oui après c'est des gens voilà. qui de politique mais c'est pas de la politique politicienne on va dire si, euh, non voir du coup euh, c'est quelqu'un qui décortique euh, la politique peut-être mais euh, non en fait c'est donc une émission qui est sur Twitch donc c'est un vrai plateau un vrai, un vrai plateau comme à, comme à la télé euh, sauf que c'est des gens de Twitch donc internet qui font ça et euh, ben, moi je conseille ça parce que c'est euh, tu sens qu'ils ont pas les pressions ou en tout cas les habitudes qu'il la télé et que quand ils ont vraiment quelqu'un en face et qui ils sont pas d'accord ils attaquent oui. euh, même quand ils sont d'accord ils ont tendance à attaquer euh, Voilà, notamment euh, Léa Chamboncel et Usul, qui ont tendance à pas se, pas se laisser marcher sur les pieds. quoi Et, euh, et voilà, ça c'est cool. Donc c'est Jean massier qui anime ça. Euh, lui, il essaye il a tendance à, à vouloir que son émission soit apolitique, enfin politique oui. dans le sens neutre. plutôt. Oui, oui. Pas politique, plutôt neutre. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. j'ai euh, Ouais, je, pour le coup, je trouve qu'il le fait pas trop mal, dans le sens où, où lui, il va plutôt essayer expliquer les rouages, euh, tout le tout le merdier juridique, enfin juridique, euh, oui. de... Ben, pourquoi est-ce que le c'est quoi Comment ça passe Qui c'est qui décide Pourquoi Qu'est-ce que tu peux faire Etc. Mm. Euh, et que du coup, il va plutôt euh, éviter de, de donner son avis personnel, euh, qui va... lui essayer d'avoir du coup juste expliqué comment ça marche euh, bon ces chroniqueurs euh, ils ont tendance à être plutôt à gauche même si c'est pas ils sont pas tous à gauche euh, mais bon Léa Chambonçay les yeux sont carrément à gauche on va pas, on va pas mmh. se mentir et, euh, et voilà ont, eux par contre ils sont complètement libres de donner leur avis et du coup c'est C'est intéressant déjà d'avoir leur, leur avis en tant que, euh, que ben, gauchiste dans ces cas-là, ou des de mecs de droite, de, de, de meufs de droite dans les autres. Mais c'est aussi quand même des euh, des gens qui connaissent vraiment bien les roches et tout, et qui sont capables d'analyser euh, ce qui se passe. Euh, genre, quand euh, je te dis une colerie, quand je suis à gauche, quand, quand, Katnens, quand il y a eu l'affaire 4 euh, ils ont un certain recul pour dire ben, à mon avis, il va se passer ça, c'est ça, sans forcément dire que c'est dégueulasse, que, que, oui. ou que c'est bien ou quoi que ce soit. Alors, euh, donc, donc, euh, ils, donc débat, ça cool. ils débattent de sujets. Alors, euh, de, de... Euh, donc, Backseat, il y a deux saisons. Les deux saisons euh, ont des formats un peu différents, euh, mais à chaque fois, ils ont une petite partie où ben, ils vont parler d'actu. un ouais. truc etc et après il y aura des invités ah, voilà. et euh, oui parce que ça dure deux heures et demie tout ça en tout donc il y a plusieurs séquences et il y aura des invités euh, politiques de droite et de gauche etc et euh, non c'est cool de les voir de les voir leur rentrer dans la gueule euh, pour une fois et pas être juste euh, complaisant et leur dire oui oui c'est vrai mais oui c'est vrai mais oui c'est vous c'est vous le plus beau euh, donc voilà si jamais vous voulez un truc politique un peu cool moi je me le mets en fond quand je travaille parfois je me le mets en fond parce que euh, bah, déjà ils abordent des sujets que je trouve intéressants et puis euh, Non, c'est cool d'avoir des gens qui n'ont pas trop de filtres dans le sens où ils n'ont pas, ils ont pas, euh, ils oui, ont ils pas un discours pas... qui doit être contrôlé. Euh, ouais, pour ouais, ouais. Médias, pour ça, ils n'ont rien à parler. Oui, et, euh, de donc Ils ont cool. la chaîne parce qu'il y a la pub de machin. Voilà, voilà ouais, ils n'ont ouais. un peu rien à péter. Ouais. Euh, donc voilà, c'est le jeudi soir en direct <rire> sur Twitch, mais il y, y a tout le replay après. replays geek. Quelques jours après. <rire> Twitch, euh, toi, tu comprends ah, pas et geek. Geek. tout Je ne sais même pas comment j'ai fait pour aller sur Twitch. Mais quoi, es déjà, allé sur Twitch déjà déjà déjà il y a encore 3 semaines je confondais Twitch et Switch. Je pensais que pour aller sur Twitch, Il fallait avoir la Switch, alors, non, alors Switch, c'est la console ah ouais. du Nintendo. Ouais, ouais. Non, mais moi je pensais que pour aller sur Twitch, Il fallait avoir la Switch. Je pensais que c'était lié. Il y a encore non, trois pas, semaines. ça n'a rien à voir. Ouais. Ma... mais serait, les, les noms sont chiants enfin vous voyez. C'est ma cousine qui m'a dit non mais ça a rien à voir en fait. Hein. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Euh, moi je pensais Twitch, que le Twitch c'était le réseau social de la de, de, de la de la Switch, de la, de la Switch. Non, de la Switch, Non, Twitch c'est c'est une plateforme de vidéos vidéo en direct. Mais je sais même pas comment je fais pour y aller si je dois taper sur Google Switch, Twitch ou Bah oui, tu tapes Twitch. Google et tu vas sur le site. En fait, du coup, c'est t'as des... carrément l'appli même. Tout... Oui, une appli aussi ouais. sur euh, sur tous les smartphones, tout ça tout ça. Il yeah. Et euh, non, donc Twitch c'est une euh, c'est une plateforme dans laquelle les gens font du direct. Donc après, t'auras les replays pour les, voulais... pour les abonnés et souvent c'est replay sur YouTube quand même. Euh, et du coup, t'as un truc en direct et il y a le chat. Du coup, ils voient. Enfin, ils ont la possibilité d'avoir le chat en direct et donc d'interagir avec euh, avec le chat. En grand vrai, c'est de la télé avec le chat mais fait par des gens qui ont pas les moyens de la télé ouais. donc c'est quelque un peu ce truc cool un peu un peu frais ouais c'est très connu aussi parce que c'est beaucoup de gamers euh, passent par Twitch pour euh... à la, à la, parce que là la base c'est un truc que de gamers ah bon, ouais. à la base euh, ils n'avaient pas le droit de faire autre chose ouais alors euh, bah, le Jean Massier là, il avait essayé en 2015 de faire un truc politique et il avait, il avait dégagé très vite ouais. c'est en je, 2017 comme ça qu'ils ont pu faire autre chose je veux pas ouais. dire de conneries mais et je Macron. crois Macron. que ça appartient à Amazon à liberté oui Amazon l'a racheté effectivement ouais. maintenant c'est à partir Amazon Twitch ouais. ce qui ouais. fait que vous deux avec vos comptes euh, Prime Vidéo vous pouvez leur filer des thunes. Mais sans leur filer de thunes. Ouais. Euh, donc vous ouais. pouvez donner des thunes, 5 balles je crois par mois à n'importe quel des sans, euh, sans dépenser plus d'argent, sans donner plus à Amazon. Donc faites-le juste pour emmerder Jeff, Jeff Bezos quoi. Pour, pour le principe. Ouais. Ok. Euh, voilà donc euh, backsite sur il y a plein de trucs sur twitch à regarder. En vrai, c'est euh, en vrai, c'est un peu cool euh, pour ceux qui aiment ça. moi bon, je suis pas un énorme fan non plus, mais il y a plein de trucs cool. Il y a, il y a du choix, mais du coup, moi, euh, j'avais essayé de m'y es intéresser. Tu en avais parlé il y a déjà il y a deux trois ans là. mais sauf que bah déjà je sais pas trop où aller en fait c'est un, un peu le truc de trop de choix tu le choix ouais, bon. Ça. et euh, bon j'ai pas un truc de gamer Alors, en en vrai, un, ça, mec ça, ça, ça dépend de bon. ce que tu ce que tu cherches euh, là il y a le truc backseat qui pour le coup est vraiment en, en format émission télé ouais. vraiment avec un vrai plateau une vraie réelle avec plusieurs caméras tout ça tout ça moi euh, bon, après moi je me le mate en je me le mate en replay sur Youtube euh, parce que bon j'ai une je le souviens foutre euh, mais après ouais il y a beaucoup de il y a beaucoup de gamers donc Antoine Daniel tout ça qui était stars de, de youtube sont euh, sont allés sur twitch et c'est en fait c'est eux qui jouent et, et, et, et bon ça je trouve pas ça forcément hyper intéressant après tu as d'autres formats euh, pour parler des copains il y a chéri euh, crime euh, qui fait euh, Qui a, qui a plusieurs formats mais qui est un truc un peu un peu histoire d'horreur quoi elle raconte des petites histoires et ça nous de deviner si c'est vrai ou pas elle fait aussi les forte en Photoshop donc elle met souvent des enfin un jeu où c'est euh, des tableaux de la Renaissance comme ça dans lequel elle va rajouter des conneries des converses, mmh. euh, des écouteurs ce que tu veux il va la retrouver et elle fait les nouilles les nouilles rampantes avec plusieurs autres euh, personnes dans lesquelles chacun raconte une histoire euh, une histoire d'horreur et je crois que Je sais pas si ces tout ou s'ils doivent dire à la fin c'est vrai ou pas. Mais en fait, en enfin, fait, après c'est un jeu avec les. Euh avec les spectateurs qui, qui peuvent du coup interagir sur le chat ouais moi je préfère je cherche les nanas en bikini qui, euh, ah qui, qui sont dans des jacuzzis tu vois ouais, ouais. Je, joue sur tu ça vois ça je suis sûr que ça existait attends t'as pas la règle ah non ah, ah, c'est pas un vrai geek en fait c'est un... quoi c'est quoi Amourante, c'est euh, ah, une des, des plus grosses euh, streamers de Twitch euh, qui a fait son succès à cause des euh, de ses euh, vidéos en bikini dans son jacuzzi. je suis très beaucoup courant de ce genre de truc tout ça un peu j'essaie de passer au dessus si vieux que ça <rire> t'es le plus jeune entre nous en ouais, je, je c'est un une des de qui génère le plus d'argent sur euh, ah oui sur... bah après bah écoutez euh, la, la MF à poil, là, ça marche toujours on pas vraiment à poil non, ah non parce qu'elle a pas le droit elle a pas le droit d'ailleurs elle s'était mm -hmm. fait bad il y a pas très longtemps donc... bah, bah, elle fera elle est fan donc ça sera tranquille chez elle voilà. elle, a, elle a bien raison de le faire d'ailleurs ça emmèdera ouais. ça, ça, ça les proxénateurs je faire, crois qu'elle en genre, a en plus a bien plus. raison euh, voilà pour finir Seb ta petite reco de fin Ça va Oui. Tu pas du tout. si si je t'écoute ta petite reco euh... C'est juste que j'ai bugué, c'est quoi Reco chanson, c'est euh... euh, Comme tu veux, soit soit so, toi tu as deux oui, c'est reco chanson. C'est ah voilà, Donc t'as voilà. deux groupes lequel tu veux Euh ma Sisteria. Allez, ma Sisteria, qu'est-ce que c'est C'est qu pas celui-là. Euh ma ce que pourquoi ma Qu'est-ce qui se passe avec ma eh parce que ma Sisteria de sortir un nouvel album mm -hmm. euh, qui s'appelle Tenace partie 1. Euh, avec euh, peu de titres il y en a 7 je crois si je dis pas mm -hmm. de bêtises euh, donc bah, ça, ça sous-entend qu'il va y avoir un second euh, album enfin la partie 2 okay. avec... t'es pas au courant du tout si ça sort bientôt si c'est... Euh... non en fait déjà j'ai été euh, surpris j'ai découvert euh, bah, ça fait à peine une semaine le, le premier j'ai pas pris, ouais il sortait je l'ai écouté bon voilà j'ai kiffé parce que c'est du Mass Hysteria euh, comme euh, c'est une trois derniers albums euh, voilà merci enfin bon on en parle peut-être après Ouais, on, voilà. après, on, on, écoute, on va l'écouter euh, on et voilà. écoute donc c'est euh, Tenace du coup la voilà. chanson du même nom que euh, que l'album, euh, voilà, c'était rien, c'est parti Tenace de Massisteria avec un Bichente qui s'emmerde ferme. Ah oh non, pas du tout, j'aime bien Massisteria. C'est vrai, t'as ouais. aimé l'air de t'emmerder. Non, mais je suis fatigué, tu sais, moi je suis <rire> vieux, je connais pas Twitch, donc euh, 20h30, je suis fatigué. Bah je comprends. Seb, Et euh... pourquoi cette chanson Ben parce que ben c'est le c'est le single on va dire de, de la sortie de cet album c'est le titre de l'album et qui explique euh, enfin ils ont expliqué dans une interview pourquoi ce mot tenace Bichente t es, t es, oui. tu réagissais pendant l'écoute à ce mot là tu, oui. tu... Alors, moi je disais que tenace je trouve que ça fait c'est c'est pas euh, je sais pas ça me Ça me ça, ça me transporte pas. Ouais, tu trouves que ça accrochait pas ouais, pour le refrain, accrochait pas, voilà. Ouais, ça pas, c'est ça. Et en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est que euh, ils euh, il, il, c'était vraiment euh, le mot correspond c'est qu'ils étaient tenaces par rapport à à ce qu'ils font depuis euh, depuis toujours de faire de la musique en fait qu'ils lâchent pas quoi qu'ils sont toujours là. Mm -hmm. Ça fait plus de 20 ans qu'ils existent, euh, qu'ils euh, ils ont je sais plus à combien d'albums ils sont, je crois qu'ils sont un euh, 10, ouais, c'est ça, voilà. Dixième. Euh, qui tournent en France et tout ça et ils ont pas lâché l'affaire tu vois ouais. et ils ont toujours gardé la, la même motive euh, et leur liètre motive c'est la positive euh, la positivité quoi voilà Et Il y a des euh, chansons qui s'appellent euh, Positivité. Ouais voilà et euh, et donc ça vient de là en fait. ils voulaient rappeler ce côté-là qu'ils sont toujours là et que euh, et qui lâchait pas l'affaire quoi. Et c'est très à ce genre de ce genre d'accroche avec des mots un petit peu. Euh, c'est pas les mots que tu utilises tous les jours quoi. Ouais, ouais. voilà. En et fait c'est ministériel et les et elle est très trifouillée les mots un petit. Ouais, peu. Ouais voilà, c'est tout euh... à fait l'écriture de Mousse le chanteur de Masse. D'ailleurs euh, ils ont une façon de, de composer de, euh, qui, qui est assez. Euh, leur est propre quoi c'est à dire que le guitariste Yann euh, ben, compose les morceaux et euh, Mousse arrive avec des textes et il disait euh, qu'ils ont euh, une espèce de symbiose parce qu'à chaque fois ça colle à ce qu'il a composé quoi tu vois et, et alors qu'ils n'ont pas forcément euh, travaillé ensemble à ce moment-là ils ont fait chacun de leur côté mais paf quand ils viennent l'assembler ben ça s'emboîte comme une pièce deux pièces de puzzle qui s'attendent mmh. quoi voilà et euh, euh, avant qu'on l'écoute là où je voulais rebondir c'est que ça depuis ça fait trois ou quatre albums maintenant que Et ils ont euh, Fred Duquesne qui les a rejoints à la guitare, qui est euh, l'ancien guitariste ah, de Watcha. Ah Ils a rejoints, d'accord. Ouais, ouais. D'accord, je savais pas ça. Ancien guitariste de Watcha. Mm -hmm. Watcha, j'adorais quoi. Euh, et, euh, et qui, c'est lui qui euh, mixe les albums. D'accord. Ouais. Et c'est suite... lui qui a fait le trois aussi, je crois euh, dernièrement. Euh, il me semble que c'est lui aussi. Peut-être. ouais euh, Là, j'ai pas suivi cet actuel à, à ce propos-là, mais j'ai reconnu direct. Je savais pas qu'ils avaient avait rejoints. l'album le premier album où il nous a rejoint et qu'il a mixé, j'ai entendu direct sa patte au mix. J'ai putain mais Et là, je regarde je suis mixé par Fred Duquesne. Enfin, ah, je suis putain. putain, Ils ont, sans après, ils ont toujours eu. Euh, ah ouais. C'était vraiment le. J'ai l'impression que tous ces groupes-là, même, tu sais, comme Limbisky, tout ce qu'on a, fin les, fin début années 2000, fin 90, ils ont tous des sons de fou, ah ouais. quoi. Et alors. Ultra massif, c'est incroyable. Et il y a autre chose de, euh, que j'ai trouvé depuis la l'arrivée de donc de Fred, c'est que euh, ils ont trouvé euh, comme s'ils si avaient trouvé une une, une constance. Qui, euh, qui leur, qui leur allait bien euh, dans l'énergie et tout ça, alors par contre c'est un groupe à avoir en live, parce que je l'ai vu plein de fois en live et euh, ouais, en live, c ce que tu prends là là. enfin moi je kiffe là, mais en live ouais. c'est euh, x10 quoi, à l'aise et, euh, et ouais ils ont trouvé une constance dans leur son et dans leur euh, je sais pas, dans leur énergie, même dans leur euh, leur côté brutal, fait des grosses guitares et tout le bordel, qui, euh, là vraiment ils ont depuis qu'ils Fred je trouve que c'est euh, ça y est c'est posé, mmh. c'est ancré tu vois alors que je les connais depuis euh, Depuis plus de 20 ans, et euh, le son est toujours le même. Tu réagissais sur le côté où, à l'intro, tu sais, avec les, les sons. Le, euh, le son c'est très, très, ouais, très trap. De, intro, intro trop. de grosse trappes. Euh, voilà, et ben, ils, ils ont toujours eu des sons comme ça. Ça a toujours été le, le pareil, le, le fil conducteur derrière, beaucoup d'électro et tout le ouais. bordel, euh, voilà, et, euh, qui, qui était rajouté. Alors après, du coup, tu mets le métal dessus, quoi. Mais ça, ils n'ont jamais changé. Et, euh, et c'est resté toujours pareil, quoi. Et, et c'est ça que j'aime chez eux et les textes de Mousse aussi qui sont mine de rien, euh, bah, euh, ils balancent pas mal de, de trucs quoi, sur bah, sur la société et tout ça. Il y a souvent des phrases qui reviennent, dans le refrain il, a, il dit chien de la casse, ouais. et bien chien de la casse revient dans plein d'autres morceaux d'album précédent. Ça par contre c'est très accrocheur, j'adore chien de la, voilà. la casse, voilà. j'adore, Jules l'utilise beaucoup aussi. Ça te ressemble beaucoup je trouve, euh, chien de la casse. Ah ouais Ouais. Tu trouves que tu es un la casse Je même. trouve que un chien de la casse toi. Ah ouais Ouais. et oui. ce que ah j'aime comme une lettre d'amour ouverte ouais ça me va bien nos millions d'auditeurs chaîne de ch cha ch la casse qu'est-ce qu'il dit c'est un laisse Chaine de la casse devenue loup, ch devenue devenue loup, sans loup, loup. Pas, pas de traces autour ah, du cou de laisse autour du cou pas de traces de, de, de laisse ah, autour de du cou voilà c'est ça genre qu'ils ont toujours été libres ça c'est toujours toi ça c'est toi c'est vrai ouais je trouve ouais et ils ont une base de fans qui les suit des soutiens qui s'appelle l'armée des ombres Et euh, qui le nom vient d'un d'une d'un des albums, moi ouais, c'est ça, et euh, qui euh, qui est fantastique avec eux mm. quoi. Et ils ont un super rapport avec le public. Moi le la les de deux. Partout, f... tu veux dire ou... Hein Partout ou Non. <rire> Mais moi les deux fois où j'ai pu les voir en salle de concert, euh, en live quoi, et eh ben euh, j'ai pu les voir, les rencontrer. Après ils sont venus dans la salle, signer des euh, des autographes ou quoi, tu vois les t-shirts, ils sont là accessibles, tu peux parler avec eux, c'est vraiment euh... Bah c'est vraiment très agréable à vivre quoi, franchement. Ouais. Alors que moi le chanteur des gars il m'a bien envoyé chier ce pote. Ah ouais ouais on est d'accord <rire> putain euh, ouais. Franchement euh... Bon t'as euh... été un peu con aussi euh, comme Tu t'es pas aidé mais bon. Jamais euh... Ouais voilà. Jamais. <rire> c'est tout qu'on en parle de ça De quoi Je sais pas. De Edgar? Non, je sais pas. De, ton, toi, oui, parce que c'est toi le chanteur. Euh. Oui. oui, voilà. Ça, c c pour ceux qui savent pas, c'était ça la blague. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Et vous l'auriez vu à la présentation de son album. Quoi. Oh, là là là là, oh là, là, là là là là Ah ouais. Les épaules comment elles roulaient? Oh là là! On était à 130, ah ouais. on était à train ah ouais. Le torse bombé. Ah ouais. Et c'est moi, c'est moi ça. C'est moi ça. Entendu? Vous avez mis un billet? Vous avez bien billet? ouais. très bien. T'as pris un CD ouais? Non. Parce que quand ça se paye toute cette merde, oh! Enfin, moi, en attendant, j'ai un CD dédicacé de l'égard. Et, de et toi, tu l'as Oui, oui, oui. Tu serais pas bon, on a fini la soirée en sable. Tu <rire> cru, Alors, ça Tu sais même pas comment mettre sur le CD tellement t'es ouais, inspiré. enfin Je, je, je t'ai mis une connerie, non Je sais même plus ce que tu m'as mis. Je crois et, que je t'ai mis une grosse connerie à toi. Ouais, je sais plus. Ouais. Oui, non, ouais. si, si, je sais, je t'ai mis à, à mon grand ami Bichenté, euh, ah, un truc vrai. nul. Mais t'as écrit à Bichenté mal Bichette, en plus. Bichenté, euh, C-H, évidemment, voilà, ouais, ouais, ouais. comme ça devrait s'écrire ouais. en vrai. Non, moi je trouve ça dites drôle. Dites-vous que c'était le, dites le moment où il était le plus drôle de la soirée, quoi. <rire> moi je trouve ça drôle. Après il s'étonne que je me suis endormi d'un coup sur son col à paix. Et l'heure 22 On est là, ouais. je pense qu'on va pouvoir arrêter cette émission euh, là-dessus. J'espère qu'on vous a fait euh, découvrir euh, quelques trucs. On va, euh, on va faire un petit un petit récap. Moi, j'avais euh, donc Peyo et Ramuspe euh, avec son album sous euh, le nom de Ayla, qui s'appelle Lop Abort. Il est typique, vous pouvez retrouver absolument partout ah, et <rire> oh, est facile celle-là <rire> euh, voilà, Aida, H-A-I-R-A euh, Voilà, que vous tapez ça sur YouTube Normalement avec PO à la limite Ou Ikushten pour retrouver peut-être plus facilement euh, Backseat, voilà, si vous aimez la, la poétique Si vous voulez vous tenir au courant comme ça Mais, euh, mais en, en dehors de, de la télé Et de ces de formats un peu chiants euh, Backseat, c'est cool euh, Bichente, ouais, rock and roll ouais, ouais. de Led Zeppelin Oui Exactement, et puis j'avais sans filtre de Et sans filtre euh, de... Ruben Ruben, Ruben, Ruben, ouais. Ruben Ostlund ouais. qui est suédois je crois ouais, euh, Palme d'or euh, Cannes. Exactement. Après voilà, euh, Palme d'or je, je trouve pour, pour les gens qui sont pas ultra cinéphiles c'est un peu euh, euh, ça fait peur un peu je trouve Mais Moi j'ai parlé avec mon oncle le matin très récemment il là, oui mais Palme d'or euh, ça, ça fait euh, un peu péteux et du coup film intellectuel C'est on... nul et je lui ai donné 800 exemples il se... ah oui non en fait ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien Parce que, que qu Apple Fiction et Palme d'Or, par exemple. Mais par euh, exemple, le, oui, mais Le, le Vent Se Lève de Ken Lodge et, ah, il est qui, Pulmador, lui. et Palme ah, d'Or ouais. en 2006. Attends, il dit, je je crois qu'il y a Parasite aussi qui a été Parasite, Parasite, je pas, je un, incroyable, incroyable comme il film. Il est abusé, Parasite. Et qui ressemble un peu à Saint-Filtre. Qui, okay. qui me fait penser un peu de Parasite, t'as pas vu L'an euh, dernier, quand j'étais surveillant, on l'a passé, mais je pouvais pas le mater, et ils sont tous sortis de la salle. Oh, c'est quoi cette merde Du coup, ça m'a pas donné envie de le voir du c'est ah, trop bien, c'est incroyable. incroyable. Ah, c est, c est... En vrai, euh, sa palme d'or, il la mérite complètement, il est, c'est incroyable. D'accord. Euh... Ouais, je suis sûr que dans les élèves, il y a plein et... qui l'a adoré, mais bon, il, euh, il, doit, dire il doit dire que c'est la merde que ce qui pas, Non, non, mais même ma collègue qui est assez bon public et compagnie, m'a dit waouh, parasite, il est complètement. Et ça en filtre, est ça en bien filtre bien est, est, On est un peu dans le même euh, okay. On est un peu dans le même euh, ouais. ouais Parasite dans le même est plus grand celui des classes euh, C'est pas une métaphore À ce niveau-là Ouais voilà C'est exact, euh, pas exactement pareil, Mais ça ressemble pas mal ouais. Parasite c'est très très bien Et du coup Ouais euh, Il voilà, n'y a euh, pas d'histoire D'alien qui sort du ventre J'ai mal compris C'est <rire> tu sais pas ça <rire> Ça c'est Alien ah, D'où ouais. le fait qu'il y a un alien mais, mais Parasite le nom Je sais pas Parasite En qui est le Parasite Euh, je coup, regarderai ouais. parce que j'arrête pas d'avoir la pub sur Amazon là, donc euh, il y est apparemment je vais me le faire parasite c'est assez ouais. exceptionnel okay. euh, donc, donc Palme d'Or certes faut pas non plus avoir trop peur euh, de ce qu'il mon film préféré Palmedore. Ken Lodge euh, euh, Ken le vent se lève le Mans se lève Ken Lodge Mur Lock, ça se dit euh, Ken Lodge Galix ouais Killian Murphy exceptionnel ouais. euh, donc ça le et donc toi Seb tu avais euh, Luden l u -D -E -N, euh, sur Amazon Prime qui ouais. cette année donc il n'y a qu'une seule saison pour l'instant et peut-être qu'elle n'y en aura qu'une seule euh, donc une, une plongée euh, virevoltante dans le Berlin des années 80 ouais, en, en Bourg des en années, Bourg, années 80, 80 oui. écrit Télérama donc. Ouais. et donc euh, Tenace de Massistaria qui est sorti je crois en mars comme ça Non, non, non, il est sorti il y a une semaine, je te dis. Ah, le film, ah d'accord oui, Ah non, attends, tu parlais de Tenace, Mass Hysteria Oui Il est sorti là, il y a une, mais semaine, mais que deux... avant, que, une semaine D'accord, peut-être que la chanson est sortie avant Ah, peut-être le single, oui, ouais, oui d'accord voilà. Mais l'album, là, est sorti, oui, il y a Samedi ou vendredi de la semaine, à, encore avant Ok là, mais, voir, euh, Ça ouais. fait huit jours, quoi Tenace, deuxième album, Tenace, première partie, deuxième album de Mass mmh. Meilleure vente française en une semaine Oh, ben cool Ouais C'est pas pour ça qu'il va être sur le top NRJ12, mais bon Ben non Peut-être rtl 2 je crois pas. Euh, donc voilà, je vous dis merci à tous les deux et à une autre émission dans deux semaines, comme d'habitude, dans la boîte à gants. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Et là.